et en Qibla présente le cœur en action Madarijus Salikin Salatu ala rasulillahi sallallahu inna wa nasta'inuhu wa wa billahi ta'ala min anfusina wa min a'malina wa wa an la ilaha illallah la wa anna muhammadan Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiya hāladdīna āmanu, taqulillāh, hāqa tuqatih, vāla tmuṭna illā wa antumusīmun, ma baṭ. Salam alaykum, rahmatullahi taala wa barakatuh. Frågat sig Islam. Vi är väldigt glada för en ny session av studiet av medelålders salikin, landsvägarna, med taala. I det här fallet är det här en serie om hjärtat i handling. Och nu, om Allah vill, idag ska vi gå till en La station de l'espoir, avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la question de ar-raja, dans la langue arabe, le mot ar-raja fait référence à espérer quelque chose, avoir espoir en quelque chose ou en quelqu'un ou en autre chose, comme on va le voir, subhanahu wa Donc, ça un peu, c'est, on peut dire, c'est euh, le canal ou bien le propulseur plutôt, positif de l'ibad, de l'adoration d'Allah Azzawajal, parce qu'on a déjà couvert auparavant que pour pouvoir adorer Allah Azzawajal convenablement et de façon équilibrée et durable, il faut avoir un propulseur qui est négatif et un propulseur qui est positif. Le propulseur qui est négatif, c'est la crainte d'Allah Azzawajal, avoir peur d'Allah subhanahu wa taala de le craindre, mais d'un autre côté aussi, il faut avoir un propulseur qui est positif qui est quoi qui est l'espoir en Allah azza wa jal ar-raja c'est avec ces deux pôles là que le croyant il peut maintenir son équilibre dans la d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal parle de ce concept de ar-raja de l'espoir dans plusieurs versets du Coran Karim comme dans sourate al-Isra comme Allah azza wa jal dit ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmathu wa yakhafuna adhabuh donc Allah azza wa jal inud Que ceux qu'ils sont en train d'invoquer. C'est quoi l'histoire de cette ayat de ce verset juste avant l'arzoodel? Nous parle des mushrikin, les polythéistes qui adoraient d'autres statues, qui adoraient d'autres partenaires avec Allah subhanahu wa taala. Allah azawajalla, ta il dit que ces mêmes partenaires qui sont adorés par les mushrikin, et eh bien, parmi eux, il y en a qui sont des personnes qui sont pieuses. Yabtaruna ilarabbihim al كشخص الوسيلة سكوا al طل طلب القرب من الله تعالى بالعبودية والمحبة الو الوسيلة elle revient beaucoup dans le Coran le Coran الوسيلة سكوا سيرشئ ام وسيلة ليرحبو في الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله عزوج الله punition. Donc là, Allah nous a mentionné dans cette ayat-là dans cette les trois pôles de l'ibada, l'amour, la crainte ainsi que l'espoir. Donc, ces gens-là qui sont adorés de façon injuste, comme qui Isa, alayhi salam. Donc, ceux qui sont adorés par les mouchriquins, soit qu'en eux-mêmes, ils ne sont rien du tout, comme les pierres, il y a des pierres. Pierre, c'est rien du tout. Donc, Pierre, ce n'est pas un moukallaf, ce n'est pas une personne, ce n'est pas quelqu'un qui est responsable, comme un arbre, comme un astre. Ou, c'est quelqu'un qui est proche d'Allah, et qui se dissocie complètement de leur ibad, comme ceux qui adorent des prophètes, comme pour Isa, comme les mouchriquines qui adorent des anges, des malaïkas d'Allah, comme des mouchriquines qui adorent des saints, des personnes pieuses, et ainsi de suite. Ou, c'est des gens qui sont... En enfer, que ce soit ceux qui est le mouchirik et ce que le mouchirik il adore, comme iblis, comme les shaitans, ceux qui adorent les shaitans. Comme vous le savez de nos jours, il y a des sectes qui sont ouvertement qui s'appellent des sectes et des groupes qui sont sataniques, qui adorent shaitans. C'est leur religion de faire adoration de shaitan ayad billahi subhanahu wa taala. Donc, dans ce verset, dans cette ayat, la azadah nous parle de ceux qui sont adorés, mais qui sont eux quoi des personnes pieuses. Proche d'Allah Azza wa Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ce que vous faites, ce n'est pas logique. Vous adorez des êtres que eux ils adorent Allah. Et eux, ils craignent Allah, ils aiment Allah et ils espèrent qu'Allah Azza wa leur pardonne. Comment se fait-il que, s'ils n'ont pas résolu leur propre situation auprès d'Allah Azza wa ils doivent faire la ibada ils veulent toujours se rapprocher d'Allah Azza wa Comment voulez-vous vous rapprocher d'Allah à travers à travers eux, en les adorant. Que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est logique. Oulaika, dans notre ayat, Allah Azzaudji, il dit aussi Oulaika yardouna rahmatallah wa allahu ghafurun rahim Que c'est eux, Allah Azzaudji nous a parlé de certains descriptifs des croyants, c'est eux qui ont espoir, ont la miséricorde d'Allah Azzaudji. Donc l'espoir ici, le Raja, c'est en quoi En Allah, plus particulièrement en sa miséricorde, en C'est bien fait en sa clémence ainsi de suite wallahu ghafour rahim parce qu'Allah azza wa jalla il est pardonneur et il est le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala dans sahih muslim hadith authentique il a dit Rasulullah sallalahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam la yamut ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh bi rabbih que personne parmi vous ne meurt à part dans un état quoi d'espoir, de penser du bien d'Allah que le croyant, à l'instant de sa mort, il doit penser du bien d'Allah, il doit avoir espoir en la miséricorde d'Allah dans le hadith authentique aussi, hadith Qud Allah, il nous dit Allah, il dit je suis comme mon serviteur, il pense de moi alors qu'il pense de moi, c'est ce qu'il veut, celui qui pense du bien d'Allah, il Allah va lui accorder le bien, celui qui pense du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza. Je ne va pas lui accorder le bien parce qu'il ne le mérite pas. Il a pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est quoi ar-rajaa Qu'est-ce que les ulémas, qu'est-ce que les savants ils ont dit par exemple pour définir c'est quoi ce fameux ar-rajaa C'est quoi l'espoir en Allah azza Certains, ils ont dit Hadin yahdu al-qulub ila bilad al-mahboub wa huwa Allah wa ad-dar al-akhirah." C'est un hadin, hadin rappelez-vous, on avait déjà donné cette explication il y a de cela quelques semaines, on avait dit dans, le, dans la langue arabe, ils disent le mot hadin, c'est pour quelqu'un qui essaye, euh, c'est comme quelqu'un qui va être en avant d'un animal de transport comme un chameau ou autre chose, personne qui est en avant pour faire quoi? Pour tirer cet animal, pour encourager l'animal à, à avancer. Donc, certains pourraient chanter pour l'animal, mettons. Comprenez Donc, ça encourage l'animal à continuer son, son trajet, à continuer son parcours. Alors, il dit ici, « Le Raja, l'espoir, c'est comme un hadin pour le cœur. » Pourquoi ?« Pour, pour l'emmener vers l'Aza wa et vers l'au-delà. » Qui pourrait nous rappeler, lorsqu'on avait mentionné cet exemple-là de l'animal, on avait dit « il y a le hadin ». Et qu'est-ce qu'il y avait aussi Donc, il y a celui qui est en avant qui va chanter pour l'animal, par exemple, il va lui faire des chants, des nashites, comme ça l'animal il, il avance. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Une autre personne qui faisait quoi? Qui fouette l'animal. Donc ça c'est quelqu'un qui est par derrière. Lorsque les chants ne fonctionnent pas, ils avaient quelqu'un en arrière qui va fouetter l'animal pour le pousser à, à avancer. Alors, ici Ar-Raja, L'espoir en Allah Azza wa c'est le soft, celui qui te fait avancer, qui fait avancer le cœur mais de façon qui est douce, il va chanter pour le cœur, vous comprenez Alors que la crainte d'Allah Azza wa Taala, comme on a dit la dernière fois, on l'a mentionné dans une autre halaqa, c'est comme un fouet, parce que parfois l'âme, le nefs, l'être humain, son cœur ils ne se sont pas motivés par le simple espoir, par le simple encouragement, avoir espoir en Allah Azza wa et malgré cela, ils continuent à désobéir à Allah Azza wa Là, il a besoin de... Le cœur a besoin de quoi De la crainte d'Allah Azza wa de quelqu'un qui va, spirituellement, quelque sorte, fouetter l'âme, pour que l'âme, elle craigne, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a quelque chose qui est agréable, qui est arraja, et il y a quelque chose qui est a priori, désagréable qui est la crainte d'Allah la zawa'id ou la peur plutôt de sa punition mais en réalité c'est a priori désagréable mais ça fait partie de el et c'est nécessaire pour nous rapprocher d'allah subhanahu wa ta'ala une autre définition certains ils ont dit arrajah l'espoir al istibchar wa fadli tabaraka wa ta'ala c'est les bonnes attentes avoir des des attentes positives et être même presque excité Bouchra quelqu'un qui te donne une bonne nouvelle tu sais qu'est-ce qui va arriver demain va y avoir des invités qui vont arriver euh, va y avoir des, des cadeaux qui vont être emmenés Yastabshir Yastabshirou la min Allah wa fadl comme Allah Azza wa il dit alors ici le Yastabshar cette joie ici cette attente positive elle est envers quoi envers la bonté d'Allah Azza wa Jal ses bienfaits ainsi que Sa générosité. generosity. jud la generosity d'Allah Allah subhanahu wa taala, Wal-irtiyah li mutala'ati karamihi lyckligt känslor att kunna uppleva karlens karlighet. Eh, alirtiyyah, irtiyyah, det är när hjärtat, det är när hjärtat, det är när hjärtat, det är när hjärtat, det är när hjärtat, det är när hjärtat, det är när hjärtat, det är när hjärtat, det är Quelqu'un t'invite chez soi, il t'invite un ami, un proche, n'importe quelle personne. Il t'invite pour aller chez lui à la maison. Toi, tu sais que cette personne-là, c'est une bonne personne. Sauf que sa situation financière est très, est très serrée. Tu que ses moyens sont très limités. Et la personne t'invite quand même à venir manger chez elle à la maison, demain le soir. Tu vas y aller. Tu vas apprécier quand même le geste de cette personne parce que quand même elle a fait l'effort malgré sa situation financière précaire. Mais quelles vont être tes attentes Pas grande chose. Peut-être tu vas même manger à la maison avant de partir chez, chez cette personne qui t'invite. Maintenant, imaginez le contraire. Quelqu'un de très, très riche et de très généreux t'invite pour demain soir. Qu'est-ce que tu vas avoir dans ta tête Exactement. Donc les attentes vont être grandes, OK Il y a des personnes qui vont commencer à rêver. Qu'est-ce qu'on va manger demain Qu'est-ce qu'il va y avoir Je ne peux pas attendre. I can't wait. Donc tu es excité ici. Pourquoi À cause de la richesse, de la bonté et de la générosité de cette personne qui qui t'invite. al Ça c'est al-raja, du croyant qui sait que ce qui est auprès de Allah c'est sa richesse c'est bien fait ainsi que ça générosité يستبشروا لبفضل من الله subhanahu wa ta'ala »« تعالى وَهُوَ ثِقَةٌ بِدُودِ اللَّهِ تَعَالَى notre définition de l'espoir c'est quoi c'est affiqah la confiance en la générosité d'Allah question de confiance aussi ar-Raja ici l'espoir attention l'espoir en Allah ça contient au centre cette question là de de la confiance Il y en a qui espèrent, qui, qui espèrent plutôt l'aide d'Allah Azza qui espèrent la récompense d'Allah, mais en réalité n'ont pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. L'espoir en Allah, ce n'est pas juste pour l'au-delà en passant, on va le voir tout à l'heure. L'espoir en Allah Azza wa ce n'est pas juste pour l'au-delà, c'est aussi pour cette vie Bah, montre que lorsque Allah wa il fait une promesse, sa promesse elle est véridique rempli aux conditions de la promesse, de l'entente, du contrat, de cet engagement et Allah Azza wa va te donner ce qu'il t'a promis encore plus. Si on prend une aya versée comme euh, Celui qui craint Allah Azza wa Allah il va lui donner une issue et il va lui accorder le rizq, la richesse de là où il ne s'attend pas. Donc la richesse, l'argent c'est C'est au centre de notre vie, c'est au centre de nos décisions. Grande partie des décisions qu'on fait à chaque jour sont basées sur l'argent, de façon directe ou indirecte. Qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas, n'est-ce pas Pourquoi est-ce que la majorité des personnes viennent ici à l'université Pourquoi Pour avoir un emploi payant. Okay? Même si peut-être ils ne le réalisent pas à chaque jour. Mais la majorité des personnes ne viennent pas à l'université pour la simple curiosité scientifique. Non, ils viennent à l'université pour chercher un diplôme, pour pouvoir avoir un emploi particulier. Mais cet emploi, ce n'est pas juste parce que c'est un rêve. Les gens vont dire, c'est mon rêve de devenir médecin. Mais il n'y a personne qui rêve de devenir médecin pour ne pas être payé. Vous comprenez Pour faire ça comme du bénévolat pour tout, pour tout le restant de, de sa vie. La plupart des personnes veulent devenir médecin. Peut-être c'est parce que c'est leur passion. Mais aussi parce que ça tend à une vie qui est assez Payande C'est ce qu'on appelle ici Allah Azza wa Jal Il dit Celui qui crée Allah Azza wa Jal Allah il va lui donner une issue Il va lui donner le risque De là où il ne s'attend pas ça on va, ça on va en parler tout à l'heure, ok, inshallah, Je rappelle moi la question à la fin, on va parler de ça charbon Donc, question de risque. Pourquoi est-ce qu'Allah azawajalla dit wa me yetaqila, celui qui craint Allah c'est parce que souvent dans notre vie, encore une fois, on cherche l'argent, mais il y a mille et une façons de se faire l'argent, et plusieurs de ces façons là, Allah azawajalla ne les Ils pas, c'est clair, c'est interdit ou c'est injuste, c'est de l'argent haram, autre chose. Donc là, il y a la tentation de suivre ces moyens-là, de suivre ces moyens qui sont illicites pour se faire de l'argent. Allah Azza wa Jal, il dit, Celui qui craint Allah, qui ne touche pas à cet argent qui est haram, ou bien aux moyens, qui même vers le haram, l'alternative, est est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ayah, on la connaît tous, tout le monde connaît cette ayah. N'est-ce pas? Tout le monde connaît cette ayah ou le sens de cette ayah, de ce verset. Celui qui ne la connaît pas par cœur, il connaît le sens. Il a déjà entendu ce, ce verset. Maintenant, face à une situation particulière dans laquelle tu as un certain besoin, tu aimerais te faire plus d'argent et la seule issue qui est devant toi, c'est de l'argent qui est haram ou du moins grandement discutable. Là, c'est l'épreuve qui arrive. Tout le monde dit, moi, j'espère, j'ai conf... de l'espoir en Allah, que Allah, il est le hasard, c'est lui qui est le riche, c'est lui qui donne, et ainsi de suite. Mais là, face à l'épreuve en tant que telle, là, on se distinguer de groupe. Il y a des personnes qui n'ont pas la pleine confiance en Allah Azzaouj. Il a quand même un certain doute. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne prends pas cette solution, cette voie qui est haram, mais qu'après ça, je ne trouve rien Il n'y a pas une deuxième opportunité qui s'offre à moi Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a Elle a un manque de confiance en Allah, subhanahu wa taala. Celui qui a confiance en Allah, eh bien, a son espoir en Allah, il est confirmé, il est certain. Il va dire je ne touche pas à cette façon qui est haram parce que je n'ai aucun doute que Allah, il me cache quelque chose derrière qui est mieux et qui est halal. Comprenez. Donc là, la question ici de l'espoir, elle est très liée à la question de la confiance, avoir confiance en Allah Azza wa Jal, pas seulement savoir que Allah, il est le tout-puissant, subhanahu wa ta'ala. Ça tous on le dit. Allah, il est le tout-puissant. Tout Allah, c'est lui qui contrôle la richesse. Donc, avec les paroles, ça, on, on le dit tous. C'est Allah qui t'accorde la récompense lorsque tu fais le bien. Tu n'as pas besoin que les gens, ils te récompensent, même si les gens, ils ne sont pas reconnaissants, c'est Allah qui te récompense. Avec les paroles, on le dit. Face à une situation particulière, ce qui va faire la différence vraiment sur nos décisions, ça va être quoi Le degré de confiance que nous avons en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oui, Ari. Euh, la, la, la confiance peut comme la confiance. La confiance, la confiance, la confiance tout à fait, tout à fait. Donc la confiance est l'une des composantes de la foi, donc tout comme pour la foi, elle fluctue, elle monte et elle... Tessant, ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça c'est ce n'est pas zéro ou un. Oui, il y a des gens qui n'ont pas confiance du tout en Allah. ça, c'est un kafir. C'est pas un mu'min. Celui qui n'a aucunement confiance en Allah, ce n'est pas un mu'min. C'est un kafir. Le mu'min, en général, il a confiance en Allah. Azza wa Mais le degré de confiance de chacun n'est pas au même niveau. C'est pour ça que face à la situation A, les deux personnes font confiance en Allah et passent l'épreuve. Les deux te, te disent... Je... Face à la situation 2, un peu plus grande, il y a un qui va, qui va s'arrêter. Vous comprenez Parce qu'au fond de son cœur, il n'a pas une confiance en Allah Azza wa Jal qui est assez forte pour faire face à une telle épreuve alors que le, le deuxième, il va passer. Vous comprenez Mais en général, le croyant qui est sincère, un croyant qui est sincère vraiment, qui ne veut que le bien, Allah Azza wa Jal, ne va le faire, eh bien, ne va lui faire face qu'à des situations pour lesquels il est équipé. Il a assez de confiance en Allah Azza wa Jal ou que Allah subhanahu wa ta'ala va faire monter sa confiance en lui, dans le cœur de ce serviteur face à des épreuves très très grandes qui le dépassent. Ça répond à ta question Wallahu alam. Taïm. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ Donc là, il faut faire une distinction très importante entre l'espoir en Allah, الْرَجَاءِ ainsi que التَّمَنِّ Donc il y a l'espoir et il y a le souhait les rêves l'espoir c'est pas le simple souhait c'est pas les simples rêves pourquoi parce qu'il dit ici le souhait les rêves ça peut être présent même avec de la paresse même pour une personne qui est paresseuse qui ne travaille pas et qui ne fait aucun effort je rêve un jour de devenir millionnaire combien de personnes se le dit Je rêve de pouvoir avoir beaucoup de temps libre, de faire des vacances, de faire telle chose, de lire beaucoup de livres. Je rêve de devenir. Ça, c'est des rêves, c'est des souhaits. Mais si ça ne se transforme pas en action, un plan d'action, après ça, l'action en tant que telle, volonté qui est ferme, des sacrifices même pour pouvoir arriver à cet objectif, là, on n'est pas dans le niveau de l'espoir. Pourquoi Qui pourrait nous dire Qu'est-ce qui manque encore L'accent et pourquoi est-ce que l'accent manque souvent Paresse. Pourquoi Un non sincérité se rapproche. Donc oui, donc la personne n'est pas sincère. Et au fond de cela, qu'est-ce qu'il y a Manque de confiance. On revient au même point ici. Vous comprenez. Si quelqu'un dit J'ai de belles idées pour devenir un millionnaire. J'ai lu un livre Comment devenir un millionnaire. Je connais quelqu'un qui m'a donné des conseils Comment devenir un millionnaire. C'est un millionnaire lui-même. Je rêve Charles un jour de devenir millionnaire. Mais il fait rien. Ça c'est quoi C'est un manque de confiance. Très souvent c'est un manque de confiance ou une faiblesse dans sa confiance. Si cette personne-là elle était confiante à 100% que si je fais tel et tel et tel dans trois mois je vais devenir millionnaire. Vous allez voir que les agissements de cette personne vont complètement changer. La personne va passer à l'action. La même chose ici. C'est pour ça que quand on parle des bonnes œuvres, celui qui dit <rire> « Allah, il est pardonneur. » Moi, Inch'Allah, mon plus grand souhait, bien sûr, c'est d'aller au al Jannah, Inch'Allah. D'aller au paradis, Inch'Allah. Tu fais ça, salat, Akhi Non, euh, ça prend beaucoup de temps, tu vois. Je suis très occupé dans ma vie et tout. Et euh, voilà. Beaucoup de priorités, des choses importantes, et ainsi de suite. Ça c'est quoi C'est espoir, raja ou c'est les souhaits Tamanni. Tamanni, c'est les souhaits. Et Allah Azza wa ne parle pas du bien de tamanni Si dans le Coran. Karim, Vous comprenez Tamanni, pourquoi Encore une fois وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ At-tamanni c'est de faire un, un exemple qui n'est pas, c'est de se faire une perception de la chose, de la réalité qui n'est pas réaliste juste pour se sentir bien, que nos rêves, ça existe quelque part. Vous comprenez On revient toujours au même exemple qu'on donne. Ça, c'est l'un des plus, des plus beaux exemples, sachant que nous sommes dans une université. Entre l'étudiant sérieux et l'étudiant qui ne travaille nullement, paresseux, qui n'est pas sérieux, qui n'est pas dédié, ainsi de suite. Donc, il y a tout un travail fait par le premier pendant trois, pendant quatre mois, jusqu'à la fin de la session. Et... Il n'y a quasiment rien qui a été fait par le deuxième, celui qui est étudiant, paresseux. Là, à l'approche des examens, qu'est-ce qui arrive Le discours des deux, qu'est-ce qu'il est, qu il est Comment il est Un, son discours, c'est un discours de confiance, donc de raja, d'espoir. L'autre, son discours, c'est un discours de souhait il se présente à l'examen parce qu'il souhaite réussir, pas parce qu'il a espoir en la réussite. Vous comprenez Il souhaite parce que lui, il le sait très bien au fond de lui-même, qu'il ne, il ne s'est vraiment pas préparé. Il n'a pas les outils pour réussir cet examen. Mais il, il souhaite, il rêve que par un certain miracle, il va arriver à la classe, il va par la chance, comme ça, choisir, euh, est-ce que la bonne réponse c'est A, B, C ou D C'est-à-dire, va euh, je vais choisir de façon aléatoire. Et il va dire, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être, euh, peut-être, je... vous comprenez. Une fois qu'il va voir le résultat, quelques semaines plus tard, là, il va faire face à la réalité, mais il va se dire, mais bien sûr que je n'étais pas préparé, mais je pensais à faire quoi exactement L'autre, il a espoir. L'espoir est complètement différent. L'espoir ici, c'est que il craint encore faire une erreur, oublier des informations, peut-être que l'examen va être difficile, peut-être qu'il y a des choses, je ne sais pas. Mais j'ai quand même espoir parce que je sais que j'ai travaillé dur et que j'ai fait les, des exercices, j'ai demandé des questions, des lectures, et ainsi de suite. Quelqu'un qui espère trop, oui, tout à fait. Donc on peut dire, bien sûr, quand on parle d'Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas vraiment trop espérer OK il y a pas y a pas trop trop de rajah c'est pas on a beau espérer Allah azza wa Jal, il donne toujours plus que ça mais lorsqu'on parle du vrai espoir le vrai rajah c'est clair oui dans la vie de tous les jours oui l'espoir excessif ça devient quelque sorte des souhaits, des rêves mais dans notre relation avec Allah azza wa Jal, il y a pas le vrai espoir on parle pas du faux espoir qui est des illusions des souhaits, mais le vrai espoir il y a pas d'espoir qui est excessif parce qu'on va le voir dans un petit moment inshallah c'est c'est quoi ces conditions ce vrai espoir الفرق بين هو وبين التمني والرجاء دونك ليسبوغ يسي يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل il vient avec l'effort et avec la vraie vrai توكل ان الله vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala فالاول كحال من يتمنى ان يكون له ارض يبذرها وياخذ زرعها نقول دي لو بروميير سي كوم celui qui souhaite c'est comme celui qui il souhaite il dit j'aimerais bien ça un jour Avoir une belle terre, une belle ferme avec une belle terre agricole bien entretenue dans laquelle il va avoir beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres et ainsi de suite. Lui il souhaite mais il n'a même pas de terre. Il souhaite, il rêve. Le deuxième, « Ar-raja », c'est qui espère « Khaali man yashukku ardhahu wa yafluchuha wa yabzuruha wa yarjoutulu al-zara'i » Le deuxième, l'espoir, c'est comme celui qui a une, une terre agricole de façon effective et qui à chaque jour se lève tôt le matin va aller prendre soin de sa de sa terre et mettre de l'eau et, et entretenir ses arbres et ses plantes et ainsi de suite lui qu'est-ce qu'il a Il a espoir que dans certains mois il va voir les fruits parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jalla, il a mis une sunna, une règle dans cette vie, la règle de cause à effet que si tu travailles tu suis les procédures voilà comment entretenir tu as fait la bonne chose tu as demandé euh, aux personnes d'expertise on t'a montré comment faire et ainsi de suite tu l'as vu auparavant que ça ça mène vers ça donc les fruits vont probablement être là j'ai espoir comprenez donc c'est ça la différence entre, entre les deux وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ عَلَىٰ أَمْنَ الرَّجَاءَ لَا يَصَحُّ إِلَّا مَعَ الْعَمَلِ il dit c'est pour cela que les, arifines, les savants qui connaissent Allah Ils sont unanimes que l'espoir ar-Raj'a il n'est valide que par l'action. Le amal S'il n'y a pas de bonnes œuvres, on ne peut pas appeler ça ar-Raj'a. Même si nuit et jour tu me dis Allah il est bon, il est miséricordieux, il est généreux et il est rafou-rahim et il donne facilement accès au Jannah et il pardonne les péchés. Même si tu dis ça nuit et jour, tu fais pas de bonnes œuvres, ton espoir c'est c'est faux. Ce n'est pas vrai. Vous comprenez Ce n'est pas vrai. Vous savez que dans certaines religions, dans certaines religions, autres que l'islam, ils croient que leur destin après la mort, c'est le paradis, c'est c'est garanti. Vous comprenez Moi personnellement, je ne sais pas vous, moi personnellement, si dans ma religion, ça me garantissait, ça me garantissait à moi personnellement, qu'à ma mort, je vais entrer au paradis, je souhaiterais nuit et jour mourir tout de suite, maintenant. Qui aimerait, qui aimerait continuer à vivre dans une vie difficile et faire tomber malade et être fatigué, n'est-ce pas C'est pour ça Allah Azza wa dit ça dans le Coran al-Karim. «Qul fa kuntum Allah Azza wa dit, « Si vous êtes véridique, alors quoi Tamannaw, espérez la mort tout de suite. » Qui c'est qui ça si on va te dire regarde le paradis il est là-bas juste, juste la porte là-bas va ouvrir la porte s'il le entre tout de suite. Qui va dire non Si tu as pleine confiance. Donc si moi j'avais pleine confiance que moi on va faire la distinction ici. Oui l'islam il nous dit que si tu meurs sur l'islam si tu fais les bonnes œuvres tu vas rentrer au, au paradis. Ça c'est garanti. Ça c'est l'islam il ne laisse aucun aucun doute là-dessus. Mais pour Toi, en tant qu'individu, en tant que personne, il n'y a pas dans le Coran ton nom, avec ta date de naissance, tu dis soit toi tu vas aller au Jannah. C'est clair, ou bien ça dit tous ceux qui se disent « Anna Muslim, je vais entrer au Jannah. » Si ça disait ça, ça serait différent. Ça ne dit pas ça. Pour ça, Allah Azza wa il, il nous a toujours mis entre la crainte et entre... L'espoir, la crainte de peut-être avoir des péchés qu'on ne connaît pas ou des péchés qui sont plus grands que nos bonnes œuvres ou bien que nos bonnes œuvres ne sont pas acceptées parce qu'elles ne sont pas sincères pour Allah, tout ça, ça nous met dans, dans un certain doute. Et ce doute-là, c'est ce doute-là au fait, d'un côté le doute de notre situation, pas le doute sur la religion, la promesse d'Allah, doute sur notre situation, est-ce qu'elle correspond à ce que Allah a demandé de remplir comme condition pour avoir sa promesse donc d'un côté c'est ce doute là et de l'autre côté quoi avoir plein de confiance en la promesse d'Allah ces deux pôles là et eh bien ça te pousse toujours à faire des bonnes œuvres. lorsqu'il n'y a pas des bonnes œuvres, ça, ça veut dire que tu n'es pas que tu n'es pas quoi sincère que tu n'es pas sincère vous comprenez quelqu'un va dire moi j'ai beaucoup de contacts j'ai des personnes que je connais Et des personnes influentes, et ainsi de suite. Moi, tu sais, à n'importe quel moment, je peux partir en voyage. Je peux prendre l'avion gratuitement partir en voyage pendant quatre semaines. Et il te le dit à chaque fois. Première fois, tu vas le croire. Deuxième fois après ça, tu le vois une semaine après. Et là, c'est ton voisin. Tu le vois chaque jour. Et tu le vois chaque jour, en train de vivre la même routine. Rien à faire, à part faire les, les courses, et ainsi de suite. Et là, le temps passe. Une semaine, un mois, un an, deux ans, trois ans. Est-ce que c'est -ce est sérieux ce que cette personne-là dit Non, parce que si c'était vrai, elle serait toujours en, en voyage et en vacances. Donc, la vraie confiance, qu'est-ce qu'elle pousse la personne Pousse la personne vers l'action. Contrairement à ce que plusieurs musulmans pensent, que si j'ai vraiment espoir en Allah, ça veut dire que je n'ai pas à faire des bonnes œuvres, c'est Allah Azza wa qui va me pardonner que ça c'est l'illusion, c'est une promesse de Ashaitan, shaitan, c'est pas la promesse d'Allah Azzawoddin, c'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, subhanahu wa ta'ala wa gharrahum fi dinihim nous dit, il ici, se fabriquer une nouvelle version de la religion, juste pour se sentir confortable comme ça, que j'ai un certain souhait quelque part, un certain faux espoir que je vais finir dans le paradis. Äh, ämål är ifrån. Och han al Kirmani, "Glamet cihpät raja, husnu taa." Don Shah al Kirmani, landet Zadogat, han säger att det är tecken på raja, en hopp som är giltigt. Vad är det? Det är de goda arbeten, det är närvaran av de goda arbeten. Var raja? Och så låter du en varin. Vad är Vi har en 5 minuter efter det, vi ska s'arrätta. Raja' är 3 typerna. Nau'ani mahmudani wa nau'u'un gururun mazmur. Il nous dit ici le raja' Donc là, tout que les gens ils appellent raja' Espoir, eh bien c'est 3, 3 types, 3 formes, 3 catégories. Il y a 2 catégories qui sont bonnes, qui sont valides, qui sont les bonnes formes de raja' Et il y a la 3 qui est fausse. La c'est quoi Raja uraju linna bita atillahi ala nurin minallah fahuara djin li fawabi. Première forme d'espoir, c'est l'espoir de quelqu'un qui a un historique assez idéal. Une personne qui dans sa vie a fait beaucoup de bonnes œuvres et continue à faire les bonnes œuvres. C'est quoi son espoir à elle? C'est Djannah d'être récompensé par. Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième forme, deuxième forme, deuxième situation de raja d'espoir. Radulin adhna badunuban thumma taba minha. Un homme, une personne, une femme qui a fait des péchés, beaucoup de péchés dans son historique, mais qui a fait la tauba, qui a fait le repentir et qui est retourné vers Allah azza C'est quoi son espoir Marfira. Que Allah azza wa jah, il va lui... ...pardoner subhanahu wa ta'ala qu'il Allah azza wa jall va la juger par sa bienfaisance et par sa générosité et non pas par sa justice ou bien sa punition subhanahu wa ta'ala les deux c'est les bonnes formes de raja la troisième qui est la forme invalide de raja ici d'espoir rajul mutamad fi wal khataya rahmat bila amal c'est un homme une personne qui continue et qui persiste sur le mauvais chemin et les mauvaises œuvres et de ne pas faire les obligations et ainsi de suite et qui malgré ça il espère que Allah il lui pardonne subhanahu wa taala que Allah Jal lui donne accès au paradis qu'est-ce que il nous dit si al ghurur wa al wa al que ça c'est les fausses, les faux rêves Les faux espoirs, c'est de l'illusion. Raja un kadib, c'est un espoir qui est mensonger, qui n'est pas véridique. Qui n'est pas véridique parce que si la personne, elle était véridique, comme Allah Azza il nous dit, à chaque fois que quelqu'un vous dit « Allah, il est rahim, il est miséricordieux » pour justifier ses mauvaises œuvres, qu'est-ce qu'on va dire à cette personne? Il faut répondre par le Coran. Ce que Allah Azza dit dans le Coran, Inna Allah qareebun al que la miséricorde d'Allah, elle est proche de ceux qui sont muhsinin, qui sont des bienfaisants, qui font le bien. Vous comprenez, une fois qu quelqu'un est venu, je pense voir l'imam Hassan al-Basri, si je me rappelle bien l'un des savants, il a dit "Ya Imam, où est la miséricorde d'Allah Il a dit "Où est-ce qu'on trouve la miséricorde d'Allah Il a dit, "Inna Allah qareebun mina al-muhsinin." Il a dit ce que le Coran il a dit, la reprise partie d'un Dans verset du Coran il att dit la är d'Allah elle est proche de ceux qui sont les muhsidin. Allah Azza wa Jalla a pas dit rahmatullahi qarib min al-mujrimin que sa miséricorde d'aller proche de ceux qui font le mal. Non, c'est Allah Azza a fait le contraste très clair, subhanahu wa ta'ala. Afan taj'alul amanu wa 'amilu ssalihah, ceux qui font les bonnes œuvres, qui sont les croyants, Quel moufsidin afil Comme ceux qui, sont, qui, mènent la, qui sèment la corruption sur cette terre, ça ne serait pas juste. Allah azawodjel, il a la balance de la justice. Parce que si celui qui fait le mal et qui dit, moi j'ai confiance en Allah, je souhaite et j'espère qu'il va me pardonner, si Allah il va lui pardonner, il va le mettre dans le paradis, si ça c'est pour toute personne qui fait le mal, eh bien ceux qui font le bien vont avoir quoi <rire> Tout le monde va faire le mal et vous comprenez logiquement, c'est remettre en question la justice d'Allah Azzaud. Oui, il y a comme dans les hadiths, celui qui meurt en tant que musulman, qui meurt sur le iman, même si c'est quelqu'un de désobéissant, même si c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mauvaises œuvres, qui n'a pas fait assez de bonnes œuvres, les textes, les hadiths nous indiquent qu'il y en a parmi ces personnes-là que qu'Allah Azzaud va pardonner, subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est l'exception, ce n'est pas la ragl wa yaghfir liman wa yaghfir ma dun yasha Allah azza wajalla il pardonne les autres péchés ça veut dire à part le kofr et le shirk Allah azza wajalla il pardonne les autres péchés pour ceux qu'il veut subhanahu wa ta'ala c'est une exception par contre le pardon pour ceux qui font les bonnes œuvres c'est pas l'exception c'est la promesse d'Allah azza wajalla comprenez c'est ça la grosse distinction à faire entre les deux parce qu'Allah azza wajalla complètement illogique C'est complètement illogique de lui attribuer qu'il va juger ceux qui font le bien comme il juge ceux qui font le mal. Moi, je ne fais rien. Moi, je fais tout le haram que je peux faire. Je ne fais que très rarement le bien. Je ne fais pas ma salade Je ne fais pas mes obligations. Je dis, mais Allah a dit, il est rafourahi. Si ce que je dis, c'est la vérité, ça veut dire. Si ce que je dis, ça correspond vraiment à ma situation. Et pendant tout ce long, pendant toutes ces années-là, mon voisin qui est devant moi, qui se réveille à chaque matin pour aller au masjid, pour faire salat al-fadil, pour revenir, pour après ça aller faire salat al et qui travaille dur pour chercher l'argent halal parce que c'est plus dur que juste chercher l'argent en général, Toujours chercher juste le halal, c'est plus dur que juste chercher l'argent parce que le halal, c'est quoi C'est un filtre. Vous savez, c'est comme, comme dans les bases de données. Lorsque tu fais une recherche, ça te donne... 20 000 résultats. Tu fais un filtre, qu'est-ce que ça te donne Est-ce que ça te donne 30 000 Non, ça va te donner 5 000 peut-être. Donc, le, chercher l'argent de façon halal, c'est normal que ça va te compliquer un peu la chose ou bien limiter tes options. C'est l'idée même du halal, c'est d'être éprouvé parce que si tu as imposé un filtre, comprenez Je me rappelle ici, ils disent, il y a un savant, il disait à Alim, quelqu'un il est venu le voir. Il a dit, « Yé, cher, j'ai une question. » Moi je ne travaille que dans le halal. Voilà le montant, le revenu que je me fais. Mon frère il fait le haram et il fait plus d'argent que moi. Il veut comprendre, il veut savoir pourquoi. Le cheikh il lui dit parce que le halal, ce n'est pas comme le haram, le halal auprès d'Allah a plus de valeur que le haram. Allah audi te donne à toi le halal. Le halal il est bon. Tayyib. Le haram, il est haram. C'est interdit. Il ne, il ne devrait pas l'avoir cet argent. Vous comprenez C'est du faux. Tu as déclaré du faux. Celui qui dit « moi, je suis millionnaire ». mais On va dire « tes millions, ils viennent à travers quoi exactement ?» À travers 1, 2, 3. Et eh bien ça, c'est des façons qui sont haram. Tu as fait une fausse déclaration. Tu n'es pas un millionnaire. Un millionnaire par le haram, ce n'est pas un millionnaire en réalité, parce que tout cet argent c'est facile d'aller voler l'argent des autres et de mentir aux autres et de faire la fraude et de vendre des choses haram et... ça c'est facile, c'est à la portée de tout le monde vous comprenez Donc c'est pour cela que lorsque le croyant il a confiance en Allah Azza wa all, parce qu'il fait les bonnes œuvres, tout ça Allah Azza wa all, il va le récompenser pour cela parce qu'il le mérite par la bonté d'Allah Azza wa et c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala Euh, on va s'arrêter pour salat al maghrib On va revenir et on va continuer inchallah wa Donc toujours avec ar-raja l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et comme on l'a dit on le rappelle que l'espoir en Allah azza wa le vrai espoir en Allah subhanahu wa ta'ala c'est avec les bonnes œuvres c'est avec le ihsan et la bienfaisance et, subhanallah juste maintenant dans la salat dans la deuxième raka'a, en lisait des ayats d'une partie de Sourate al qasas et j'ai eu un trou de mémoire à la fin d'une aya et là j'ai dû revenir à la aya juste avant et faire le recours mais là juste 5 secondes après dans le recours je me suis rappelé du trou de mémoire et comme tout arrive pour une raison subhanallah, ça c'est encore une fois une autre aya qui nous donne c'est un dalil ici, la même chose, c'est dans, dans le même sujet fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa ayakuna al-muflihin Allah Azza wa jalla Toutes les ayats confirment la même chose, que même celui qui fait le repentir, wa amana et qui a le iman la foi, wa amila salihan, et qui fait les bonnes œuvres, fera sa. Le mot aser dans la langue arabe, c'est pour l'espoir. Ay yakuna min al muflihin, qu'il soit parmi ceux qui vont avoir le succès. Al-Falah auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on comprend de cet ayah, c'est quoi Celui qui n'est pas, qui ne fait pas la tawbah, qui n'a pas le iman ou qui ne fait pas les bonnes œuvres, eh bien, qui n'a pas la même récompense, n'a pas la même promesse. Ça ne mène pas vers le même, le même chemin. Ça ne mène pas vers le falah et vers le succès dans la dunya ainsi que dans l'anghira. La, Donc, qu'a la huna وللسالك نظران نظر الى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف اي il nous dit que le salik celui qui a un cheminement vers l'azajal il a deux regards un regard vers sa propre âme sa propre nafs ses propres défauts ses propres péchés et ça ça lui ouvre la porte de الخوف de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ونظر يفتح عليه regard qui est vers quoi vers la bonté d'Allah azza wa jalla qui lui ouvre la porte de raja de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala on a demandé à Ahmed ibn Asim l'un des savants ما علامه الرجاء في العبد سكوا le signe de ar-raja' de l'espoir en une personne une personne particulière c'est quoi le signe qu'elle a espoir en Allah azza wa jalla il a dit an yakuna idha ahata bihi al ulhima shukra. C'est une personne que lorsqu'elle est entourée d'un ihsan, de la bienfaisance d'Allah Azawajel, Allah Subhanahu wa Taala, dans le bien, les ni'am les dons et ainsi de suite, ulhima de façon presque inconsciente, sa réaction c'est toujours d'être reconnaissant, toujours choukra, toujours reconnaissant envers Allah Subhanahu wa Taala. Pourquoi? De quelle façon? min alayhi fi dunya akhirah De sorte à ce que la personne Parce que la personne, elle a espoir à ce qu'Allah, Azza il accomplisse sa mi'ma sur elle dans la dunya et dans la... et dans l'akhir. Remarquez ici que la confiance en Allah, encore une fois, c'est pas juste pour Allah, il va me donner de l'argent. Allah, il va me donner le jannah. Ça, c'est la, la confiance, l'espoir ultime dans l'akhir. Mais pour arriver à cela, il y a travail dans la dunya. Mais dans la dunya, c'est pas encore une fois juste j'ai Espoir en Allah qui va me donner l'argent, la richesse. Vous comprenez Il y a d'autres formes d'espoir qui pourraient nous, nous citer ça. Des formes d'espoir encore plus importantes. La guider. Que Allah Azza wa Jal, il, il te guide. Avoir confiance en Allah. Espoir en Allah Azza wa Jal, que si tu es sincère, Allah il va te guider. Allah Azza wa Jal, il, il va te faciliter l'obéissance que tu n'as pas apporté dans ta tête. Le souci de quoi du fardeau des bonnes œuvres, Je vais devoir faire des sacrifices, je vais devoir me déplacer, je vais devoir, et ça va être difficile, ainsi de suite. Que tu ne portes pas ce fardeau. C'est Allah Azza wa Jal quoi Il sait que tu es sincère. C'est Allah Azza wa Jal qui va lui-même t'aider et te protéger. Je connais quelqu'un, une fois, il me jurait, cette personne jurait par Allah Azza wa Jal, que elle avait un moment dans sa vie dans lequel il y avait un manquement elle faisait des mauvaises choses et parce que elle faisait des douas qu'Allah Azzawadil le guide c'est la personne elle-même qui me jurait la personne était pleinement convaincue Il c'est comme si j'ai vu des signes d'Allah Azzawadil la personne disait quand je voulais faire le mal, le haram Allah m'en empêchait, ça ne fonctionnait pas à chaque fois que je voulais essayer je voulais essayer une deuxième, troisième fois j'essayais de trouver des issues, ça ne fonctionnait pas vous comprenez Ça c'est avoir espoir en Allah Azza wa que Allah subhanahu wa ta'ala non seulement qui nous facilite les bonnes œuvres, mais que Allah Azza wa lui-même aussi va te retenir de faire le mal. Ya'asimuka subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça les ulamas ils disent c'est un signe de foi min alamati al-usma les ulamas ils disent c'est l'un des signes de la sincérité de la personne que tu ne sois pas en colère si Allah ne te facilite pas le haram. Quelqu'un veut faire le haram et ça ne fonctionne pas. Là, c'est quoi sa réaction Celui qui est sincère, il va dire « malgré que moi je veux faire le mal, j'initie et je prends une initiative et malgré tout cela, Allah, il ne le veut pas pour moi, il m'en empêche. » Celui qui est égaré du chemin d'Allah, il ne comprend pas le message et la bonté d'Allah que Allah, non seulement il t'a dit « Ne touche pas le haram, Mais même lorsque tu essaies de le toucher à Allah Azza wa din, il l'enlève de, de ta voix et toi tu es en colère contre Allah. Vous comprenez? Donc ensemble, toujours celui qui y le Toujours celui qui veut faire le bien Allah azza wa din, il va l'aider Subhanahu Wa Taala. Et ça c'est l'une des formes de l'espoir et la confiance en Allah Subhanahu Wa Taala. divergence entre les savants C'est lequel des deux espoirs qui est le meilleur auprès d'Allah. Alors remarquez ici, imaginez le degré de, de précision dans lequel les ulama parfois ils vont. رجاء المحسن ثواب احسانه او رجاء المسيء التائب مغفره ربه وعفوه est-ce que c'est l'espoir de celui qui fait le bien et qui a espoir en Allah qu'Allah Azadi va le récompenser ou l'espoir de celui qui a fait le mal et qui a fait la tauba le repentir et qui, espoir, qui espère qu Allah il va lui pardonner et dites-ci lequel des deux espoirs qui est meilleur comprenez l'espoir que Allah il pardonne tes péchés Parce que tu as fait beaucoup de mal et que tu as fait après ça taouba ou l'espoir qu'Allah te récompense parce que tu as fait beaucoup de bien. Raja al Muhsini. asbab Raja Une partie de savants, ils ont dit bien sûr. La réponse logique, a priori, c'est quoi? C'est l'espoir de celui qui a fait les bonnes œuvres. C'est normal, il a fait les bonnes œuvres, il a espoir qu'Allah va le récompenser pour tout cela mais l'autre les autres ils ont dit non non non Rajahat rajaa al ils ont dit non non c'est l'espoir de celui qui a fait le mal et que après ça il a fait la taouba et demande pardon d'Allah c'est son espoir qui est meilleur pourquoi parce qu'ils disent al-amal al parce que l'espoir du premier celui qui fait le bien il est lié à quoi à ses bonnes actions l'espoir du deuxième Il n'est lié qu'à la bonté d'Allah Azzawad. Il n'y a, a pas ici la illa, il n'y a pas la faille ici de regarder le bien que moi j'ai fait, de concentrer, de, de, un peu de donner trop d'importance à mes propres œuvres. Que moi je n'ai rien du tout. C'est seulement la miséricorde est là, et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus ici de l'humilité et la soumission pour Allah Azzawad, « Dhillatu huna » Kala Yahya ibn Mu'ad, Yahya ibn Mu'ad, l'un des adorateurs, il a dit Yaka du raja ila ka ma'ad-dhunou, biyarlibu raja ila ka ma'al-a'ma Il espoir en toi en Allah Azza wa Jalla, lors des moments de dhemd, de désobéissance Il est presque plus important que mon espoir en toi lors des bonnes C'est clair Attention ici, à ne pas mêler ce disait, <coughs> avec ce qu'on disait tout à l'heure. Okay ce n'est pas le sens de ce que ces, ces savants-là disent. Ce n'est pas « fais les mauvaises œuvres et tu dis-moi j'ai espoir en Allah. » Ça ne parle pas de ça. Ça parle de quelqu'un qui fait les bonnes œuvres. Il y a une grosse différence entre quelqu'un, sa vie, c'est les mauvaises œuvres, c'est le haram, il est sur le mauvais chemin, et entre celui qui est sur le bon chemin, mais ça lui arrive de faire des erreurs ou d'avoir des péchés. Ça parle de cette deuxième personne-là, qui est sur le bon chemin, qui a beaucoup de bonnes œuvres, mais qu'aussi, elle a des, des péchés ici et là. Alors, est-ce que son espoir en Allah, il est meilleur à cause de ses bonnes œuvres, parce qu'il attend la récompense d'Allah, ou les autres, comme ici, il dit Yahya ibn Mu'ad, il dit, mon espoir en Allah, après ces quelques péchés que je pourrais avoir, eh bien, il est plus grand, parce que là, j'ai seulement confiance en Allah, miséricorde d'Allah, je sais que c'est pas mes actions qui vont me sauver, vous comprenez à ne pas mêler ici, à ne pas exagérer, faut pas ouvrir ici complètement la boîte, ok, et que ça se rebelle, ça sort complètement du contexte de ce qu'on est en train de dire, quelqu'un dit oui c'est ça les ulama ils ont dit, lorsque tu fais les, les, les péchés, c'est là, f... là où tu vas avoir me... le meilleur espoir en Allah, alors fais le haram et là tu vas avoir beaucoup d'espoir en Allah et Allah il va te pardonner, c'est mieux que ceux qui font le bien parce qu'eux ils regardent juste leurs bonnes œuvres, vous comprenez C'est pas ça prendre des, des, des paroles de ulama, les mettre hors contexte, les séparer complètement du reste de leur vie, ça ça meurt. Vous comprenez Ma main ici, est-ce qu'elle est qu se déplace J'ai des doigts alhamdulillah qui bougent. Si on va couper mes doigts, on va les mettre de côté. Est-ce qu'il va avoir une vie Est-ce que mes doigts vont servir à quelque chose Non. Ça c'est la même chose pour des citations de ulama, les paroles des ulama, Même des hadiths du prophète Salah sont autre chose. Enlever une parole de son système général, l'enlever et la mettre à l'extérieur Qu'est-ce que, qu qui va lui arriver Elle perd sa vie. Elle n'a plus de vie. Elle ne sert à rien. Vous comprenez Je ne peux pas choisir un savant, tout ce qu'il a dit pendant 60 ans de sa vie. Je vais choisir juste une phrase qu'il a dit. Je vais la mettre hors contexte, la faire sortir de sa vie. Ah, ce savant, il a dit telle chose. Non. Cette parole, elle n'a de sens que dans le cadre général de la vie et de la méthodologie de, cette, de ce savant là et de sa pensée générale et ainsi de suite. <coughs> Allah Azza wa nous parle du bien. Donc, comme on a mentionné plusieurs ayats sur l'espoir et ceux qui, qui ont espoir en Allah Azza wa Allah Taala dit لقد كان لكم في رسول الله لمن كان يرجو الله واليوم وذكر الله كثيرة vous allez vous avez en allah, en le prophète d'allah sallalahu alayhi wa sallam uswatun hasana un bel exemple à suivre pour qui man kana allah al yawm al pour celui qui espère allah ainsi que le jour dernier donc ici l'espoir il est en allah azza wa jall puis en qu'est-ce qu'on va voir le jour dernier auprès d'allah subhanahu wa ta'ala wa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi 'an rabbih azza wa Ce que le prophète Sallallahu nous a rapporté aussi dans le hadith authentique, hadith codici, les paroles d'Allah zawa dé dans un hadith divin, hadith sacré. Yabna Adam, Inna kamada'ou tani warajou tani, gafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubani. Office d'Adam. Tant que tu as confiance en moi Tu as espoir en moi Et que tu fais des douas Tu demandes mon pardon Allah Azza wa Jal je, Il dit subhanahu wa ta'ala Je vais te pardonner Ce n'est pas un problème pour moi Que Allah Azza wa Jal Il pardonne à son serviteur Tant que son serviteur Il revient toujours à Allah Il demande pardon à Allah Azza wa Jal Et il a espoir que Allah lui pardonne Parce que celui qui dit Mais qui n'a pas espoir en Allah Ce n'est pas un doua qui est Sincère, vous comprenez, un doua qui n'est pas sincère, il n'est pas acceptable, il ne va pas avoir d'effet, c'est normal. Mais, encore une fois, le sens ici de tous ces hadiths qui parlent de l'espoir, du pardon d'Allah, et ainsi de suite, tous ces hadiths, c'est quoi C'est celui qui orbite autour du bon chemin. Celui qui est sur le droit, le droit chemin, chemin de l'obéissance d'Allah, ou celui qui orbite, qui est proche, tout proche Même s'il sort un peu juste à côté, il revient, il sort un peu, il revient, il sort un peu, il revient. Vous comprenez Ce n'est pas comme celui qui est complètement éloigné d'Allah Azaud. Toujours on dit il ne faut pas mêler les deux. Yudad muhsinun, il y a celui qui est bienfaisant et yudad quoi Moussi, celui qui est sur le chemin du, du mal. Si le muhsin, celui qui est bienfaisant, est-ce qu'il est parfait il va avoir des péchés, comme on l'a dit la dernière fois. Même Abu Bakr, radiyallahu ta'ala, le prophète s'il a prié à part, demandé pardon d'Allah, et faire l'estighfar, et ainsi de suite. Tout le monde a des péchés, tout le monde a des manquements. Grande différence entre celui qu'un manquement, une erreur, un péché, c'est l'exception dans sa vie. Lui, il a espoir Allah il va lui pardonner, et entre celui qui est complètement détourné d'Allah, dans un autre monde, qui dit Allah, rafouroun, rahim, que ça, ça ne fonctionne pas. Hitta Yahdiahuhu Allah Subhanahu wa taala. Då hadith. Hadith i Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Hadith kudus. Det chidhikun. Jag menar, Nabi s. Allah al-Salam, sa, "Yakuluhu Allahu wa al. Allah Subhanahu wa taala inudi. jag är "Je suis selon la pensée de mon serviteur de moi. "Det som ponders Allah alazzaad, det kommer att Subhanahu wa taala. "Och jag är med honom om han i själv, "Et je suis avec lui s'il se rappelle de moi. Je vais faire mention de lui. Celui qui fait mention d'Allah azawajal, Allah subhanahu wa taala, va faire mention de lui. Subhana wa taala. Wa fi malain, fi malain, minhum. Et s'il fait mention de moi dans un groupe de personnes, je vais faire mention de lui dans un groupe qui est Meilleurs, malâika 'alayhim assalam. Allah 'azza wa jalla va citer cette personne en tant que telle. Wa in ilayya shibran iqtarabtu ilayhi dira'an, wa in iqtaraba iqtarabtu ilayhi ba'dan. S'il se rapproche de moi, je vais me rapprocher de lui encore plus. Toujours Allah 'azza wa jalla se rapproche plus de son serviteur que lui il se rapproche d'Allah 'azza wa Toujours parce que Allah subhanahu wa ta'ala est quoi? Le plus généreux. Il est Al-Karim, vous comprenez Alors, si moi je fais sortir de ma poche 10 dollars, je veux dire, je vais donner 10 dollars à un pauvre aujourd'hui. Après ça, je dis, 10 dollars Non, non, mais quand même. Pour Allah, juste 10 dollars Allez, 100 dollars. C'est quoi 100 dollars pour Allah Azza wa Jal, pour Al-Akhira Vous comprenez Là, je joue à celui qui est généreux. Allah Azza wa il est plus généreux que Cela. Donc quand prenez ce que je donne à Allah, Allah Azawajid va me donner beaucoup plus. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Celui qui se rapproche de moi en marchant, je vais venir vers lui en courant comme dans le hadith Qudsi d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le hadith qui a été rapporté par Imam Muslim alayhi rahmatullahi ta'ala. Fa quwwat ar-rajaa' ala hasab quwwat al-ma'rifati wa asma'ihi wa sifatihi. وغلبت رحمته radabi, la force de l'espoir en Allah azza waj. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la force de notre connaissance d'Allah azza waj. De notre connaissance de ses noms et de ses attributs subhanahu wa ta'ala et du fait que sa miséricorde elle prime sur sa colère. Elle l'emporte sur sa colère. comme dans le hadith Allah azza waj lui-même Il a, nous a informé, subhanahu wa ta'ala, à travers son prophète, que la miséricorde d'Allah, elle vient avant sa colère. Ça veut dire que quelqu'un, il tombe dans la colère d'Allah, vraiment la personne, elle s'est enfoncée dans la punition d'Allah, dans le adab d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien cela, c'est très important. Il dit, si ce n'était pas à cause de l'âme, à cause de, du souffle, en quelque sorte, de l'espoir, de l'arraja, l'adoration du cœur et du corps serait nulle. Elle va s'arrêter. C'est l'énergie de l'ouboudia, des bonnes œuvres, elle vient de quoi De l'espoir. C'est le vent de l'espoir qui fait bouger, comme nous mentionnons ici un autre exemple, le bateau, en quelque sorte, qui le fait traverser l'océan de cette vie le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bonnes œuvres wa sawami' wa bi'a wa salawat wa masajid yu'hkar et que tout va s'arrêter les masajid les pièces dans lesquels on fait ibadat ad Allah azza wa et ainsi de suite pourquoi parce que lorsqu'il n'y a pas d'espoir qu'est-ce qui arrive il n'y aura pas d'action est-ce que Est-ce que les muslimines aujourd'hui, en général, est-ce qu'ils ont la vraie confiance en Allah, Azza wa Est-ce que les muslimines, ils ont en général, je ne parle pas tous les muslimines, on parle de, de, de, de la tendance générale, pas pas de chacun, chacun, chaque personne entre lui, entre Allah, Azza wa Mais on parle du gros, la somme totale. Est-ce que les muslimines de nos jours, ils ont la pleine confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala? Non. Si on avait vraiment la pleine confiance en Allah Azza wa Jalla, on ne serait pas dans notre état aujourd'hui. Parce que celui qui a pleine confiance en Allah, il aura la pleine confiance en sa promesse, il aura la pleine confiance en sa religion. Que sa religion mène, que pratiquer ce qu Allah Azza wa Jalla dit de faire, ça c'est la solution. La solution est très simple. Vous comprenez La solution pour la dunya ainsi que pour la pour la akhirah. Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam Il était tellement généreux, imaginez, il, tel, il était tellement généreux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que sa générosité a fait en sorte qu'il y a des gens qui sont entrés dans l'islam lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Ce n'est pas entrer dans l'islam, ça veut dire qu'ils se sont joints à son rang. Non, non, c'est pas il les a achetés avec de l'argent, ce n'est pas ça le sens. Ça veut dire de par sa générosité, il y a des gens qui ont été convaincus que ça c'est un prophète d'Allah. L'islam est entré dans leur cœur. Pourquoi Parce que ça dit ça, c'est dans des narrations authentiques. L'un d'entre eux, il est parti pour voir sa tribu, il a dit quoi Il a dit « Aslimou fa'inna Muhammadan yu'a'ti'a ta'aman la al faqr ». Il a dit « Entrez dans l'islam parce que Muhammad, il donne, il donne, ça veut dire il fait les dents et donne de l'argent, comme celui qui ne craint pas du tout la pauvreté. Celui qui ne craint pas la pauvreté, il est quoi Il est riche, mais ok, peut-être quelqu'un de très riche, un milliardaire, il te donne un dollar, tu dis un autre dollar, il te donne un autre dollar. Lui, il craint pas la pauvreté, c'est normal. Mais on parle pas, le prophète, il n'était pas milliardaire, n'est pas extrêmement riche financièrement, mais malgré cela, al Pourquoi Il a confiance en Allah Azza wa Jalla. Tu es crédible, ce que tu dis, c'est sérieux aux oh, aux yeux des autres. S'il donne tellement, même le peu qu'il a, il partage et il donne, sans demander une deuxième, troisième question, ça veut dire qu'il a vraiment confiance. Il sait quest ce qu'il est en train de faire, vous comprenez Et ça, c'est un élément extrêmement important. Extrêmement important, même lorsqu'on appelle Allah Azza wa Jalla et ainsi de suite. Je vais ici donner un exemple. Ça fait quelques jours, j'étais dans un masjid, ici dans cette ville. Malheureusement, c'est l'un des plus grands masjids de cette ville. Je ne parle pas d'un petit musallah comme ça. Non, c'est l'un des masjids principaux de cette ville. On a fait Salat al-Dohr, euh, quelques minutes après, la plupart des gens, ils partent, bien sûr, les gens travaillent, ainsi de suite. Là, je suis assis dans le masjid, entre Dohr et entre l'Asr, il y avait peut-être une dizaine de personnes qui étaient dans, dans la salle principale. Donc, ce n'est pas tout le masjid, c'est une petite salle du masjid qui est ouverte la semaine, le reste du masjid est fermé juste pour Jumu'at, Tarawih, autre chose. Là, il y a quelqu'un, l'un des responsables, qui vient et qui soudainement éteint toutes les lumières. Éteint toutes les lumières. Il y a quelqu'un qui lisait le Coran, c'est devenu obscur, il a fermé le Coran, il est sorti. Il y a quelqu'un d'autre qui lisait le Coran, il a pris son mousshaf, il est parti se rapprocher devant une fenêtre pour essayer d'avoir un peu de lumière pour lire. Et là c'était une journée très sombre à l'extérieur, il y avait des nuages, de la pluie et ainsi de suite. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière qui arrive, qui arrive de l'extérieur je suis allé voir le frère Il dit pourquoi est-ce que tu as fermé la lumière est-ce qu'il y a une raison particulière est-ce que quelqu'un doit dormir ou je ne sais pas quoi il m'a dit non c'est parce que c'est l'électricité qui coûte très très cher il dit subhanallah est-ce que c'est ta maison tu payes l'électricité de ta poche ça c'est la maison d'Allah est-ce que dans la maison d'Allah Subhanahu wa Taala l'électricité c'est un problème est-ce que vous avez visité n'importe quel masjid lors de salat le jumu'ah Les voitures que vous voyez à l'extérieur les musulmans, machallah, ils ont, ils ont des voitures qui datent de 2000, qui datent de 95 ou des, des autos de luxe et Allah. Est-ce que les musulmans, est-ce qu'on est dans un camp de réfugiés ou on a, Allah à Montréal les gens sont aisés, l'hamdulillah. Alors est-ce que, la, est -ce qu il ne reste rien à couper dans l'argent On est tellement cheap qu'on doit se dire dans le masque, il faut fermer les lumières parce que l'électricité ça coûte trop cher. Si chaque musulmane, chaque musulman dans cette ville, il coupe un café par année, un jour par année, va dire aujourd'hui, je vais, à place d'acheter trois cafés, je vais acheter un seul café. Juste avec cet argent pour appeler l'électricité de tous les masjid pour toute l'année. Juste pour vous dire, de façon exagérée, sans parler si de faire des sacrifices ou autre chose. Alors lorsqu'on dit, lorsqu'on pense, lorsqu'on arrive à un niveau dans lequel on ferme les lumières d'un masjid, que celui qui lit le Coran, il ferme le mushaf, il sort, Imaginez celui qui rentre dans le masjid. Quelqu'un qui rentre. J'ai dit ça c'est un masjid principal. Okay? Ce n'est pas un petit moussallah. C'est un masjid de référence. Lorsque quelqu'un il cherche masjid, il cherche sur internet, ça lui donne une photo, un masjid, quelque chose de grand, ainsi de suite. Lorsque quelqu'un, lorsque vous rentrez quelque part, quelqu'un il dit « Moi je ne suis pas salat, moi je ne suis pas pratiquant. »« Starfubullah. » Je dois commencer aujourd'hui. J'ai quelque chose dans mon cœur qui me pousse à aller adorer Allah Azzaoude. Je cherche le masjid le plus proche. Et que j'arrive, et ce que je vais trouver, c'est 10 personnes à l'intérieur du masjid. Je vais trouver ça. C'est bien, on a des boutons ici. Ça nous permet d'avoir des exemples. C'était plus terne que cela, ok Plus terne que ce que vous voyez actuellement. Est-ce que lorsque tu passes dans un centre d'achat ou autre chose, lorsque tu passes par un lieu, un magasin qui est obscur comme celui-là, terne, et un autre magasin qui est comme ça, tu rentres dans lequel des deux Ton cœur, il s'ouvre à lequel des deux Le deuxième, c'est pas C'est une lumière, ça attire. Plus du fait, comme on a dit, ça te permet de lire, tu veux lire le Qur'an, ça te permet de lire un livre, ça te permet de faire le dhikr d'Allah Azza wa ça te garde éveillé, ainsi de suite. La ferme et l'électricité dans le masjid, bien ferme et la lumière dans le masjid, à cause qu'on a peur d'une euh, minable, excusez-moi, facture électrique, Excusez-moi, mais ça c'est grave. Ça veut dire, toi tu penses que Allah Azza le Seigneur des univers, il ne peut pas prendre charge son propre masjid et envoyer quelqu'un pour, pour te payer tes factures d'électricité. Que la facture d'électricité est trop grande pour le Baytullah Azza wa C'est de ça qu'on parle. Lorsqu'on parle du manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'une fois qu'on arrive à fermer l'électricité du masjid, la prochaine étape c'est quoi va fermer le masjid totalement ça coûte beaucoup d'argent il faudrait commencer à fermer le masjid comprenez alors lorsque la religion d'Allah azza wa jall va devenir aziza va avoir la valeur dans notre cœur la vraie valeur dans notre cœur comme elle l'avait dans le temps du prophète dans le cœur des sahabas, radi Allahu ta'ala anhum et bien c'est là que Allah azza wa jall il va nous donner sa promesse subhanahu wa ta'ala qu'il a fait dans le Coran Karim in tansurullah Que si vous supportez la religion d'Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal va vous supporter Allah subhanahu wa ta'ala Il va vous défendre Il va vous protéger subhanahu wa ta'ala Mais la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui En tant que muslimin On est comme des quoi Comme des orphelins On comme des Sans domicile fixe Les fameux SDF Pas les musulmanes, ils sont quoi de nos jours Des millions de musulmanes, c'est quoi C'est des réfugiés dans cette terre. Ils cherchent une terre pour les accueillir. S'il vous plaît, on a besoin de papiers. Et là, quand ils arrivent dans une terre, là, dans là, on va changer les, on va changer les lois. Hijab, c'est interdit. Là, moi, musulman, va dire, ok, je vais chercher euh, un autre pays dans lequel je vais aller vivre, et ainsi de suite. On est comme Beno Israël, que Allah Azawajalla l'a dit, Subhanahu wa Taala, que Allah Azawajalla a écrit sur eux, Atihe, At ils étaient égarés sur sur la terre. Une, par, une partie de, de, du temps de moussa alislam pourquoi tout cela entre entre à cause de ça du manque du vrai raja, le vrai espoir en allah azawajel pas les souhaits, pas les rêves les rêves c'est on est la meilleure umma vous savez ça c'est les rêves le radja le vrai espoir en allah azawajel c'est que allah il nous a envoyé le coran c'est la vérité coran on ne négocie pas avec le coran ce que allah azawajel dit de faire eh bien on le fait Ce que le prophète Salam il a dit de faire, on le fait parce que Rasool Allah subhanahu wa il l'a fait, et parce qu'on sait aussi que la promesse d'Allah azawajel elle est véridique. Fais ton devoir et ne te soucie pas des résultats. Tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa taala. Inna Allah yudaf'iru Allah c'est lui qui dit. Il défend. C'est lui qui défend subhanahu wa taala. Les croyants, mais les vrais croyants, pas ceux qui disent croyants avec leur langue. Mais parce qu'on l'Azhdel ne nous défend pas, parce qu'on n'a pas défendu la religion dans azawajal alors regardez l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. À chaque jour, à chaque mois, il faut chercher un nouveau parti politique, chercher un nouveau politicien. S'il te plaît, dis quelque chose pour nous soutenir là. Il faut dire, ah merci. Il nous a fait, il, a, il a dit, il a dit salam alaykum dans un message. On est très content. Il nous a dit Eid Mubarak. Alhamdulillah, ah, ça, ça me réchauffe le cœur. Alhamdulillah. Comprenez, ça fait ça à villa. C'est ça vraiment, c'est ça ville C'est devenir, c'est c'est même, même les autres commencent à te voir un peu comme I feel bad for you, comprenez? Alors que Allah azawajalla dit que le il est quoi? Aziz wa lillahil-azatou wa lirassoulihi wa l'i muminin Cette izzah, elle vient avec tout ce qu'on est en train de parler, c'est ça, tout ce qu'on est en train de dire depuis le début de cette série. Si madaris al-ikin Tout ça, ce n'est pas juste le cœur, parce que dans l'islam, il n'y a pas la spiritualité, le cœur, c'est juste le cœur pour moi, dans ma vie. Non, ce qui est dans le cœur, comme il a dit alayhi sallatu wassalam, « Alawa inna fil l'jasadi mudra, dans a Salah al jasadu kullo. » Ça fait récemment, il y a un frère, même chose, venu avec une question. Il a dit, « Moi j'ai une personne, une sœur, proche de sa famille, qui est membre de sa famille, un membre assez proche, proches, personne très importante pour lui, il dit « Elle a soudainement enlevé le hijab. » Il m'a dit « Je porte plus le hijab. Qu'est-ce que je dois faire ?» Je dit « Mais qu'est-ce que tu penses que je vais te dire de faire Est-ce qu'il y a des, y a des, des solutions miraculeuses Tu vas faire quoi Pourquoi est-ce qu'elle a enlevé le hijab On n'a pas d'argent pour acheter le hijab On va lui acheter le hijab. » On comprend que ce n'est pas ça la raison. Enlever le hijab, Ce n'est qu'un symptôme d'un problème qui est plus profond. Vous comprenez Le problème qui est plus profond, il est ici, dans le cœur. <sum> « Alors, il y a une partie du cœur, si elle est bien, eh bien les actions vont être bonnes, vont suivre. Si elle s'est mal, corrompue, les actions vont être corrompues. Si elle est entre les deux, les actions vont être entre, entre les deux. » Kärleksbåge. Tyvärr. Han sa efter det. Och på grund av kärleken och selon la puissance de l'amour Så Allah. Så vi har Allah. Donc ici, le mahabba, Allah. Så vi har kärleken till Allah. Så vi al Allah. Tout celui qui aime Allah. Så vi har kärleken till Allah. Så vi har kärleken till Allah. Så Allah. Så vi har kärleken Allah. Så Allah. Allah il a espoir en Allah et il craint Allah Azza wa Jall. C'est les deux ensemble. Ça vient de façon automatique. C'est pour ça les ulama ils disent man Allah bil hubbi wahdahu tazandqa. Fa Celui qui adore Allah Azza wa Jall seulement par le prétendu amour, celui qui dit moi juste j'aime Allah. C'est tout. Il n'y a, a pas autre chose. Il n'y a pas une autre composante dans ma oboudia, dans ma servitude, mon, adora, mon, mon adoration dans la azadi. Il va devenir un zindiq. C'est quoi le zindiq Zindiq, c'est un hérétique, un munaafir à l'extrême. Comprenez, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas sincère dans sa religion. Il va faire des, des trucs folles et il va dire moi, je suis en train de pratiquer la, la religion. Parce que le vrai amour qui est sincère, il vient avec l'espoir et avec la crainte d'Allah Subhanahu wa. Ta'ala, وَكَذَٰلِكَ خَوْفُهُ فَهُوَ أَرْجَ مَا يَكُونُ لِحَبِيبِهِ أَحَبُّ مَا يَكُونُ Il est, le plus que tu aimes Allah, le plus que tu vas avoir confiance en lui. Et tu dis dit ici, le plus que tu aimes Allah, le plus que tu crains perdre, quoi Ta place auprès d'Allah Azzaoude. Le plus que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, le plus que tu as peur, tu as la crainte ici, خَوْف, de quoi De perdre ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala wahtija bihi anhu, فَخَوْفُهُ أَ Al-Mahabba. Lakin, il dit ici, attention, petit detat aussi intéressant, Lakin, na khawfal muhibbi, la yashabuhu wahjah. Question ici, qu'on vous pose. Celui qui, qui est désobéissant, on a dit que le croyant, il craint Allah Azzaud, il a peur d'Allah Azzaud. Celui qui ne croit pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce que ça se peut qu'il a peur d'Allah Oui. Croit pas en Allah, est-ce que ça se peut qu'il a peur en Allah azad? Il a peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, tout à fait. C'est quoi le c'est le, le, le c'est qui le, le pire mécréant Pharaon, c'est sûr. Shaitan. <rire> c'est pire que Pharaon. Shaitan, il a dit quoi C'est dans le Coran. « Qala inni akhafullah » Il dit « J'ai peur d'Allah, azza wa jall. » Comprenez C'est pas une peur... C'est une peur, mais avec l'arrogance. Il est quand même arrogant. Mais il sait que la punition, elle va arriver et qu'elle va être sévère. Non, c'est pas ne pas croire que Dieu regarde. Il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas une personne dans ce monde et à travers l'humanité qui est complètement convaincue que Dieu n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. Dans son cœur. Même s'il le dit avec sa langue, Mustahil. Mustahil. Afouane Pourquoi Parce que croire en Allah Azza wa Jalla en son existence, c'est al-fitra. C'est à l'intérieur. Allah Azza wa Jalla nous a créé comme ça. Fitra ten lati fatara al nasa alayha. C'est quoi l'histoire une fois que... Afouane Tu ne peux, peux pas enlever le fitra. La fitra peut être voilée, mais elle va toujours être là. La moindre des choses que même le pire des athées va avoir, la moindre des choses, c'est quoi C'est des troubles à accepter sa propre croyance, quand il est tout seul. Mais qu'est-ce qui arrive si Dieu existe Mais si je vais mourir et que je vais revenir à... Vous comprenez C'est quoi, le... quoi le... Subhanallah. J'ai oublié l'exemple exactement, mais il y avait un auteur, un auteur athée, qui a écrit un livre sur Dieu, pour se moquer de Dieu, ceux qui croient en Dieu, ainsi de suite. Et une fois, il a dit, j'ai oublié, l'histoire, elle est véridique, okay? elle est détaillée, ainsi de suite, mais subhanallah, je, je, je, je, je, ne, je ne réussis pas à la voir actuellement, dans, dans, dans cet instant. Mais une fois, il est exprimé, il a dit, la chose qui me fait plus peur, c'est ce livre-là que j'ai écrit, ou cet article ou autre chose. Il tellement peur. Pourquoi il a tellement peur Parce que j'ai insulté Dieu, je me suis moqué de Dieu. Je dis que Dieu n'existe pas, mais parce qu'au fond de lui-même, il, il sait que ça, ce n'est pas une conviction, que Dieu n'existe pas. Ça, c'est un tarakum, c'est une mode qu'il a suivi, c'est une croyance, c'est autre chose, mais ce n'est pas une conviction finale à laquelle la personne est arrivée. Différence entre la conviction, qui est le yakin, certitude, et entre le chèque, qui est le... Le doute. Shaitan, ce qu'il fait, c'est le faire tomber dans un chèque. Le doute. Le simple fait d'être chèque, ça, tu peux être un athée. Le fait que as choukou, tu es tu n'es pas certain. Mais tu vas dire, euh, je vais dire que Dieu, n'existe pas. Il y a de ta'ala. Donc, revenir ici à la question. Même Shaitan, il avait peur dans la Azodja. Quelqu'un va nous dire, alors c'est quoi la, la, la différence entre la peur du croyant et la peur de... Du mécréant et celui qui fait le mal et ainsi de suite, il dit ici La peur de, du croyant parce qu'il aime Allah Azzawajal, ce n'est pas une peur avec wahcha. C'est quoi wahcha C'est un inconfort à l'intérieur, vous comprenez Une terreur à l'intérieur, c'est obscur, c'est une peur qui est noire. Ce n'est pas ça la peur du croyant parce qu'il a peur d'Allah Azzawajal tout en ayant Espoir en Allah subhanahu wa unämnat Allah wa Ta'ala biخلاف خوف المسيئ، konträrment å lappör de celui Qui som är som är som är som är som är som är som är som är som är som är som du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai trouvé une citation de l'un des salaf, ça fait quelques jours, mais je ne l'ai pas avec moi. ici. une belle citation. C'est sur euh, certaines personnes qui ont peur de l'avenir. Peur de l'avenir. Qu'est-ce qui arrive moi si dans un an je vais avoir le cancer Qu'est-ce qui arrive si dans un an je vais avoir un incendie chez moi Qu'est-ce qui arrive si dans un an je vais avoir un accident, je vais perdre mes enfants Qu'est-ce qui arrive si telle chose, qu'est-ce qui arrive si je vais avoir des soucis dans mon commerce, qu'est-ce qui arrive C'est quoi ça C'est la peur de, de l'avenir. Lorsque ça c'est très présent, c'est un signe criant que la personne, elle manque d'espoir de, en Allah subhanahu wa ta'ala. Que le croyant ne porte pas le souci de l'avenir. Ce n'est pas « ne porte pas le souci de l'avenir », ça veut dire qu'il est, euh, comment on dit ça Euh, c'est pas qu'il est irresponsable. Ok, Quand on, en, différence ici entre porter la responsabilité, et porter le souci. Porter le, le souci, c'est ce qui est dans le cœur, les, les pensées. Je pense toujours à l'avenir. J'ai peur que qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui? Ça c'est pas bon. La responsabilité c'est autre chose. La responsabilité c'est quoi? C'est j'ai des enfants, mes enfants commencent à grandir, alors probablement que ma maison ne sera plus suffisante pour eux. D'ici deux ou trois ans, je dois commencer à épargner pour acheter, mettons, une maison plus grande. Okay, ça, c'est question de responsabilité. Ce n'est pas un souci. C'est quelque chose de très pratique et de très, de très concret. Ça, c'est pas mal. Ce qui est mal, c'est le ham. Ham, les soucis, ça tourne dans la tête. Et le ham, ici, il vient de shaitan. Le shaitan, encore une fois, il profite du fait que la personne soit vulnérable parce qu'elle n'a pas assez espoir en Amarazodje. Le croyant, les choses sur lesquelles il n'a pas de contrôle, ce n'est pas son souci. Il ne pense même pas à ça. Il est là, ça Allah Azzaoui. Vous comprenez Parce que sinon, tu vas dire, qu'est-ce qui arrive Tu vas voir telle maladie, telle chose, telle chose qui... Non, non. Exactement. Exactement, Barak Naufik, oui tout à fait, donc ici le stress, oui, l'un des facteurs les plus importants du stress, comme le frère ici vient de rappeler, même en psychologie, c'est quoi C'est les situations sur lesquelles on n'a pas un grand contrôle, ça me stresse. Et là pour nous, dans l'islam, c'est très beau, c'est le contraire ici, dans notre aqida, pourquoi Parce que les situations sur lesquelles j'ai pas de contrôle, c'est des situations sur lesquelles je n'ai pas de taqlif, je n'ai pas de responsabilité dans l'akhirah. Et de ce fait, je n'ai pas me soucier. Je les laisse à Allah Azza wa Vous comprenez Ma salat pour ce soir, salatul isha, est-ce que j'ai un contrôle sur cela ou non De l'affaire, oui. Si j'ai un contrôle sur cela, j'ai une responsabilité. Allah Azza wa va me questionner sur salatul isha. Et de ce fait, si moi, euh, je ne sais pas moi, je, vais avoir, je, je commence à travailler à 10 heures ce soir ou autre chose, eh bien, il faut que je réfléchisse. Je réfléchisse salatul isha, comment je vais l'affaire Il faut que je porte ce souci parce que j'ai un contrôle là-dessus, ça doit être un point qui me fait penser. Mais d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Si j'ai pas de contrôle, ça veut dire que j'ai pas de tech live, j'ai pas de réponse, je suis pas jugé sur ça par Allah Azza wa Et de ce fait, quoi Je les laisse à Allah Azza wa plus que ça. C'est pas juste je les laisse à Allah, c'est pas mon problème, non. J'ai Je les laisse positivement Allah azza parce que je, je pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala que les problèmes perçus par les gens sont beaucoup plus petits et plus et moins importants que, que ce que les gens ils pensent vous comprenez c'est pour ça il dit le prophète quoi quoi la richesse c'est quoi c'est la la richesse c'est pas par L'argent et les biens que tu détiens. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Parce que celui qui détient beaucoup de biens entre ses mains, mais qui n'a pas de richesse dans son cœur, il va toujours être pauvre. Il ne voit que la pauvreté entre ses yeux. Il voit toujours ce qui est négatif, le risque de perdre, le risque que mon argent... Une fois, j'étais en train de, euh, de lire les paroles de quelqu'un, euh, c'est un millionnaire. C'est un millionnaire. Mais il dit, moi, je vais arrêter de travailler dans ce domaine ce domaine d'activité, je vais cesser. C'était un domaine de revenus. Il dit, parce que j'ai des millions et j'espère probablement avoir assez pour vivre pour le reste de ma vie. Avec des millions, juste, il espère quoi? Probablement. Il y a des gens qui ont à peine de quoi manger ce soir et qui ont quoi? Plein confiance qui vont être pris en charge pour le restant de leur vie parce qu'ils ont confiance en Allah ils n'ont pas confiance en eux-mêmes sauf qu'Allah il est comme dans le hadith de Omar Omar ibn al-Khattab pas le prophète mais l'athard de Omar qu'est-ce qu'il a dit que si vous aviez vraiment confiance en Allah pleinement confiance en Allah Allah vous aurez accordé la richesse comme il accorde aux oiseaux. L'oiseau lorsqu'il sort le matin, il n'a pas il porte pas le souci un mois à l'avance, va voir un conseiller financier, va lui dire comment. Comprenez L'oiseau, il sort le matin, il va faire son petit tour, il sait que Allah a écrit ça, sa richesse quelque part, Allah en risque et il rentre chez lui. Si tu as pleine confiance en Allah, fais ton tour, tu travailles, famchou fi manakibha wa kulou et tu as confiance en Allah Azza wa Jal que ton risque il est caché quelque part sur cette terre, Allah il va te guider vers ton Rizq et tu reviens tu reviens chez toi, c'est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala <inaudible>. <inaudible> Dernière petite section ici, il dit <inaudible> il répond ibn shubha. donc shubha, comme on a mentionné ici dans le domaine Dans le domaine de la spiritualité, comme on dit toujours, certains groupes, pas tous, mais certaines tendances de tasawuf, de soufis, ils ont tellement exagéré la spiritualité qu'ils nous ont fait sortir des questions un peu bizarres. Alors parmi ces questions, c'est quoi C'est, non, avoir espoir en Allah et faire le dua, ça c'est contraire à quoi à, Au tasawouf d'Allah Azzawajal à la maîtrise d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son emprise sur son univers. Pourquoi Ils disent quoi Ils disent « Mais regarde, si Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut te punir pour tes péchés, mettons. Allah, il veut te punir pour tes péchés. S'il te punit pour tes péchés, c'est de par sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu lui demandes dans ton doa, de te pardonner, c'est comme si tu veux que Allah Azza wa Jalla fasse quelque chose d'autre que ce que lui il fait, parce que Subhanahu wa Taala lui il est quoi? Al-Hakem Al-Adl, lui est le, il est le le juge, jour du Qiyamah, il juge par la justice. Subhanahu wa Taala, il punit pour les mauvaises œuvres et ainsi de suite. Mais dis-toi, tu fais du hadî, oh Allah pardonne-moi. C'est c'est comme contraire, hein? asetes prie vous comprenez alors remarquez ici qu'est-ce que imam, Ibn Al-Qayyim qu'est-ce qu'il va leur dire فانما de toi et qu'il te traite aussi selon ce, sa maîtrise et sa puissance dans cet univers, mais selon le meilleur des deux choix auprès d'Allah Azawajal. C'est quoi Il dit le meilleur des deux choix auprès d'Allah Azawajal, c'est que Allah Azzawad, il aime plus Al-Fadl, donner plus que la justice. Il y a différence ici entre la justice et entre quoi Al-Fadl. Al-Fadl, c'est le plus. On donne un exemple. Wa a'na. Tu es un salarié. Quelqu'un il vient te faire un travail, tu fais un petit contrat avec lui, tu dis regarde, tu vas me, euh, tu vas me réparer telle et telle et telle chose dans la maison, ça va prendre deux jours, je te paie à la fin 500 dollars. Si tu fais le, si tu fais bien le travail, voilà les conditions. On a fait une entente. La personne termine son travail, elle a bien fait le travail qu'on promis. elle mérite quoi 500 dollars. Si tu lui donnes 500 dollars, tu es quelqu'un de juste, à dire. Mais si tu donnes 700 dollars, Tu as fait la même chose, pas plus. Mais toi, tu dis, je comprends que tu as fait beaucoup de sacrifices. Tu as travaillé dur. Prends 700 dollars. Ça c'est quoi? Fadlun, ce qu'on appelle le Fadl, le plus. Allah il aime le Adl, parce qu'il est juste. Subhanahu wa taala. Il aime la justice. Subhanahu wa taala. Mais Allah aime encore plus quoi? Al Fadl, le plus. Vous comprenez? Inna Allah bil Adli wa al Ihsani. Il y a le adle, Allah il ordonne le adle, la justice c'est bien, mais Allah azawadil ordonne plus encore la... la bonté, le ihsan, la bienfaisance, le surplus, donner plus. Comme une question, question intéressante ici, il y a une fois un frère qui est venu pour demander cette question. Et c'est bien d'avoir parfois ce genre de questions, parce que c'est une indication qu'il y a beaucoup de bien dans le muslimisme, alhamdulillah, que ce n'est pas toujours des questions sur quoi sur le, le strict minimum, et chacun qui défend ses droits et ainsi de suite. Une fois, un frère, a demandé cette question. Il a dit, moi, j'ai... qu'il y a quelqu'un qui m'a emprunté un montant d'argent. Je suis prêt maintenant à lui rembourser son argent. Est-ce que je peux lui donner plus pour le remercier Il m'a emprunté mettant 1000 dollars. Est-ce que je peux lui donner 1200 dollars pour le remercier Vous comprenez À la place de quelqu'un qui te pose comme question, il m'a donné 1000 dollars, mais... Euh... Ça fait 5 ans. Mon père, il avait aidé sa famille à faire. Est-ce que je peux lui donner 900 dollars à la place Comprenez. Donc là, là c'est le contraire. 1000. Est-ce que je peux lui rembourser mes temps 1200. Et bien sûr, les ulama, ils ont parlé de cela. Ils ont dit que ça, c'est pas riba, c'est pas interdit. Vous comprenez, ce n'est pas riba, c'est pas interdit. Bien au contraire, c'est souhaitable. C'est riba. Quand est-ce que ça devient riba Si c'est soit par contrainte ou bien que c'était dans le contrat original. Que ça, c'est haram. Mais si ce n'est pas dans le contrat initial, tu m'as emprunté mille, je te dis, Inch'Allah, je vais te retourner mille dans deux mois. Dans deux mois, je reviens de mon propre progrès, comme ça je te donne 1200. Je veux apprécier ce que tu as fait. Ça s'appelle quoi Fadl. C'est un ihsan. Allah Azza wa aime le fadl, subhanahu wa ta'ala toujours revenir vers cet exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure Comment il donnait alayhi sallatu sallam ?« Ata amal la yakhshah » La générosité, la générosité sincère, pas la générosité. Il y a quelqu'un qui est généreux, mais de façon relative. Il a beau, il a des millions. C'est normal qu'il est, bon, s'il est un peu bon de cœur, il va donner quelques dollars de plus, ici, là, des, des tips, comme on dit. Okay? Généreux. Quelqu'un de généreux envers sa famille, une question de noblesse, dans certaines tribus, tu es le chef de la tribu, il faut que tu sois... Non, non, parle pas de ça. Je parle de celui qui est généreux de part... De par nature, il donne dans toutes les situations, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche. Ça, c'est un signe de quoi De confiance en Allah subhanahu wa taala et de cirque de l'Iman. Et que la même chose ici, dans le commerce, nous en tant que musulmans, dans nos akhlaq, c'est quoi C'est la présence de cette fameuse générosité. On a déjà vu des personnes, croyez-moi, des personnes, des musulmans, assez aisés, selon des standards d'ici. Je ne parle pas de selon des standards ici qui sont assez aisés qui vont qui voyage vers des pays pauvres dans lesquels les musulmans sont extrêmement pauvres et il voit un enfant dehors mettant vendre du pain petite galette de pain comme ça pour euh, une galette dans certains pays une galette c'est à peine quoi 5 sous ici l'équivalent de 5 sous autre chose et il veut négocier avec lui allez donne-moi deux pour, euh, pour, pour le prix de un vous comprenez Ça c'est quoi C'est un cœur serré à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de l'argent. C'est comme, c'est incomparable. Ta situation financière à toi comparée à la situation de cette de cet enfant étant. Mais là, le vrai musulman, c'est quoi Le vrai mais plutôt c'est quoi Il se rapproche de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas au, pas au point de gaspiller ou bien de faire du mal à soi-même, mais quelque chose qui ne te fait pas du mal. Tu donnes, Tu es parfois généreux Et tu laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout lorsqu'il s'agit de sadaqa, autre chose, ainsi de suite. Sadaqa, zakat, ce n'est pas, pas au sous près, ce n'est pas au dollar près. Ah, ma zakat c'est 33 dollars. Ok, 33 dollars. Okay, ma zakat c'est 33, je peux donner 40 dollars. Pourquoi Parce que le zakat, elle fait quoi Purifie notre argent. خُدْ بِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَاً zakat c'est pour purifier notre argent est-ce que moi je suis certain qu'en faisant le calcul de ma zakat j'ai tout pris en considération peut-être qu'il y a certains biens qui m'ont échappé ici je n'ai pas pensé à ça Comprenez. pour ça, pour un salat qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait juste les 5 salats en théorie si tu fais juste les 5 salats est-ce que tu est es bon bien sûr avec du mu'a et les, les salats occasionnelles, il ne parle pas de ça mais de façon quotidienne si tu fais juste les 5 salats tu es correct en théorie oui Mais pourquoi est-ce qu'on fait des salat surrogatoires C'est parce que le jour dernier les salat surrogatoires entre autres, ça va servir à payer le manquement de nos salawats obligatoires. Comprenez Pour ça, lorsqu'un bédouin est venu voir le prophète sahasi il, euh, il a dit "Moi je vais faire tel tel" et il a dit "Moi je vais faire 5 jours, cinq salawats par fil jour et la nuit, là wa la anqus, ni plus ni moins." Qu'est-ce que le prophète sahasi a dit "Aflaha in sada" Il va gagner lui. Succès, ça marche. In sadaqa. Si il est véridique, à condition. Si vraiment tu peux faire ces 5 salawat par nuit et jour de façon, quoi, de façon méthodique et Mais qui va le faire Rarement sont les personnes qui vont faire les cinq salades sans manquement dans le khushu, et dans, et dans, et dans. Pour ça qu'on fait plus. Ici, la même chose. Dans les droits, dans la vie de tous les jours, et ainsi de suite, si tu es généreux, tu donnes un peu plus, eh bien, il y a quelque part ailleurs dans ta vie, dans laquelle toi, tu n'as pas remarqué, mais tu n'as pas donné assez. Et le jour dernier, ça va faire la... la balle. Oui. oui. En termes, de, en termes de diversité des bonnes œuvres, c'est ça Excellent. Très très bonne question. Très très bonne question. Bien sûr, ça c'est une autre chose ici, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris, je ne vais pas vous donner tous les hadiths ici en détail, mais je peux vous euh, proposer d'aller lire un livre comme « Riyad al-Salih jardin des vertueux ». Il y a tout un chapitre ici sur l'iqtisad. Faire en quelque sorte, savoir, faire l'économie des bonnes œuvres. Oui, il faut faire beaucoup de bonnes œuvres. « Musara al khairat », mais C'est quoi beaucoup de bonnes oeuvres C'est 50 œuvres par heure, c'est 10 œuvres par heure. Ça, ça dépend entre autres de mon niveau de foi, mon niveau de pratique, de ma situation personnelle, ainsi de suite. Ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour l'autre, ce qui est bon pour l'autre là-bas, c'est pas, pas toujours la même chose. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire Il nous a demandé de faire, bien sûr, la première chose, c'est toujours les obligations. Toujours, toujours, toujours. Première couche ici, first layer. Toujours commencer avec les obligations. Je fais mes obligations avant de passer à autre chose. Je peux faire un peu plus, même dès le début. Mais il faut qu'au début, je me concentre sur mes obligations. Si moi, je ne fais pas la salade, je ne fais pas la prière, il faudrait que je me concentre sur ma salade obligatoire. Ça ne veut pas dire que je ne vais, vais pas faire les... Non, je peux faire mes salades surérogatoires, mais ça ne doit pas être mon, mon souci principal. Je dois prendre comme souci de bien soigner mes salades qui sont obligatoires. Après ça, je commence à bâtir peu, peu, plus important entre autres, en tant que paramètre c'est de prendre ici un volume de bonnes œuvres qui me permet de garder la continuité. Ce qu'Allah aime, c'est la continuité plus que la quantité. Si je peux faire, si je peux lire 10 minutes de Coran par jour et garantir cela pour le reste de l'année, c'est Masha Allah. Si je peux cette semaine lire quatre heures de Coran par jour, parce que je vais faire des sacrifices fous, mais que je sais probablement que dans deux semaines je vais être épuisé, que je vais réaliser qu'il y a tellement de choses dans ma vie que je, qui, qui m'ont dépassé, que j'ai des problèmes et des je sais pas moi des travaux pas remis et ainsi de suite, et que je ne vais plus relire le Coran pour les quatre prochains mois, alors c'est quoi qui est meilleur pour moi Les fameuses dix minutes par jour, vous comprenez Donc oui, s'il ne faut pas faire trop de bonnes œuvres, il n'y a pas en théorie trop de bonnes œuvres, mais dans la pratique, trop de bonnes œuvres, c'est ce qui dépasse mes capacités. Soit qui me fait du mal, qui me fait du mal, peut faire du mal à ma santé, peut faire du mal à ah, mes biens, on vient de parler de générosité, mais la générosité ici, c'est quoi la générosité Quelqu'un va nous dire, c'est quoi la générosité dans le Donne combien là Je donne quoi 50 de mon salaire, je le donne aux pauvres. Euh, 90 ou je donne 10 dollars par par mois. C'est quoi la générosité Après les obligations, la générosité encore une fois, ça dépend d'une personne à une autre. Plusieurs paramètres, mais la même chose ici entre autres mon degré de de iman. Abu Bakr Ta'ala, il a fait quoi Une fois. Il a donné toute sa richesse, tout, tout, tout. Sa maison, tout, il a donné en un seul jour. Est-ce que nous, on peut le faire Si moi, aujourd'hui, je vais voir comme ça un pic de iman et quelqu'un qui dit, tu sais, Abouba qu'il l'a fait, moi, je vais tout vendre aujourd'hui, tout vendre. Je vais tout donner comme ça sadaqa. Je vais être très content, très heureux. Probablement que dans un mois, je vais être déprimé. Vous comprenez Qu'est-ce que j'ai fait J'ai donné toute ma richesse, il me reste rien. Parce que je n'ai pas le iman de Abou Bakr. Abou Bakr a dit lorsque le prophète lui a dit qu'est-ce que tu as laissé à ta famille Il a dit quoi Je leur ai laissé Allah et son prophète. Lui, il en est pleinement convaincu de un, c'est pas comme si moi je vais le dire, Abou Bakr lorsqu'il le dit, c'est pas, pas, pas la même puissance dans le cœur. Et de deux aussi, lorsque Abou Bakr il le dit, Abou Bakr aussi il le dit que sa famille Ils sont pleinement convaincus de cela. Lorsque Abu Bakr se dit, il revient chez lui et il leur dit, la maison vendue, fils Abiril. Qu'est-ce qui nous reste nous reste Allah et son prophète. Ils vont dire, Alhamdulillah. comprenez Aujourd'hui, c'est qui qui va vendre sa maison pour Allah? Il va rentrer à la maison Il leur dit, on sort. On va dire, notre père ou mon mari ou autre chose, qu'est-ce que tu nous as laissé bien, On va leur dire, je vous ai laissé le livre d'Allah Azzawajal il reste Allah subhanahu wa ta'ala. On va dire, qui va faire ça de nos jours vous Comprenez Donc, la même chose ici, c'est une question de, niveau de, mène. c'est pour ça, même les ulama, les savants, ils personnalisent parfois. Vous savez, de nos jours, l'un des inconvénients des moyens de communication de masse de nos jours, ça a des inconvénients et des des avantages parmi les avantages c'est la facilité de la circulation de l'ilm de la science aujourd'hui tu peux aller sur Youtube tu fais Ah, mon thing préféré pour aujourd'hui, c'est tel is that grand savant de telle place en Afrique en Asie that the first thing is that the je thing je that choisis même le sujet je peux lui dire de, de s'arrêter de redire la même chose vous comprenez l'inconvénient c'est quoi que dans certaines situations bien dans certaines choses pas dans tout le message est... parfois des messages qui sont spécifiques vont être propagées de façon qui est générale. Alors quelqu'un a appelé Cher et a demandé une question. Téléphone sur, euh, sur la télé, il l'a envoyé. Et la Cher, il a donné une réponse spécifique à cette personne. Et là, tout le monde va apprendre. Ah, le Cher, il l'a dit. comprenez Alors qu'il y a des questions que normalement, idéalement, on ne leur donne pas une réponse qui est générale. C'est ⁇ viens, je te donne la réponse. ⁇ Si je te connais, je te donne une réponse. Si je ne te connais pas, je te donne une autre. Réponse, c'est pas, c'est pas, c'est pas un caméléon, okay? ce c'est pas deux réponses, c'est pas deux religions différentes. Non, c'est que ça dépend de ton niveau de, de pratique. Ce qu'on conseille à une personne qui connaît bien sa religion, qui est bien entourée, qui a de bons outils, qui C'est pas la même chose qu'on conseille à quelqu'un qui vient de commencer à pratiquer sa religion comme dans le Coran Allah Azza wa Jall nous parle de les personnes qui sont à peine dans l'islam comme celle qui vient d'entrer l'islam juste commencent commence il vient de le mettre leur première main sur l'islam commence à découvrir l'islam alors lui tu vas pas arriver tout de suite je vais dire il faut faire ça et ça et ça et la sunna c'est de faire ça et si tu fais ça c'est beaucoup de hage c'est de ça personne va être perdu et elle va commencer rapide Elle va aller très profond, mais elle va ressortir aussi rapide. Ça répond à ta question oui. euh, Donc ici, pour finir, Inch'Allah Azza wa Jal, Taala, La وَتَعَالَا bi istifai بِسْتِفَاءِ حَقِّهِ وَعُقُوبَةِ abdihi. Allah Azza wa contrairement à nous, il ne tire rien de la justice lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il ne gagne rien à punir son serviteur, à prendre son droit de son serviteur. Nous, quand on applique la justice, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous ajoute quelque chose. Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a fait du mal, il t'a insulté. Une fois, deux fois, trois fois. Tu n'as rien pu faire. Un jour, tu vois quelqu'un l'insulter dans la rue. Qu'est-ce que tu vas avoir dans ton cœur ici? Ton cœur va être apaisé. Va dire. Tu vois, Alhamdulillah, la justice a été faite. Il y avait un manquement dans mon cœur parce que j'étais comme défait de quelque sorte. Et là, je viens de reprendre de la place. Allah Azza wa la yamfa'uhu L'arzodel, il ne prend aucun avantage de punir ses serviteurs, subhanahu wa taala. S'il le, le fait, il le fait par justice, mais il ne gagne rien dans ça parce qu'il n'a pas besoin de gagner, subhanahu wa taala. C'est lui qui détient tout. Il est Al-Rabb, subhanahu wa taala. Alors, حتى يكون حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك وإنما العبد استدعى العقوبة وأخذ الحق Allah للشرك واخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به واجتهاذه في غضبه الله عز وجل, Bien au contraire الله il n'aime pour ses serviteurs que la miséricorde de la récompense et le pardon وان تكفروا وان تؤمنوا ير... in... In... ولا يرضى الكفر. عز وجل, pour ses serviteurs parce que le kufr il mène vers l'enfer est ce que Allah عز وجل il invite vers l'enfer Est-ce qu'Allah il invite vers le paradis? Naam, wallahu yad'u ila dar salam Est-ce qu'Allah il invite vers l'enfer? Non, remarquez Allah il met en enfer mais il n'invite pas vers l'enfer. Comprenez? Allah Azza wa Jalla invite vers le paradis. C'est Satan qui invite vers l'enfer. Même si c'est Allah Azza wa Jalla qui met dans le paradis et dans l'enfer, ça veut dire Allah Azza wa Jalla n'aime pas pour ses serviteurs qu'ils soient en enfer. Qu'ils soient punis par Lui Subhana wa Ta'ala. pardon, il Aime plus le pardon que la punition et la justice. C'est pour ça qu'il nous dit ici, l'imam Ibn al l'auteur, que si quelqu'un se trouve sous la punition d'Allah, c'est que c'est lui Il a fait de son mieux pour se mettre sous la, sous la colère d'Allah. Il a travaillé fort pour être sous la punition d'Allah. C'est lui qui, ça, qui a amené sa propre destruction personnelle. ومتطلبا <trykne> personne là qui est punie par Allah c'est parce qu'elle a préféré quoi? Elle a préféré satisfaire aux créatures que satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Obéir aux créatures que obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi simple que cela. C'est pas que Allah azza il n'a pas pardonné serviteur subhanahu wa ta'ala. طيب Razid dåligt i munken mittkala zrät nåsas svyaa la mamshaz. Och löjla att den ägaren, som är den som sätter sig på sig själv, är det inte annat. Det är det humän, det är det tjänare som ibland, är någonstans. Hamdulillah, det är en stor skog, en stor mark. Vad börjar han göra? Han köper. De tar material. Et là, à place de bien l'utiliser pour se faire un beau, une belle maison, autre, non, il va se construire une, un mur autour de lui, un grand mur. Il va commencer à faire un mur, un mur sans porte d'issue. C'est lui qui construit son propre mur pour s'étouffer, pour s'emprisonner pour l'éternité. Après ça, il va se plaindre. Vous comprenez, celui qui se trouve sur la punition dans la rasool, c'est la même chose. C'est lui qui s'est fermé les portes du bien. Allah Azzawajal lui envoie plusieurs portes du bien. Il y a combien de portes du bien hmm? Illimité. Encore une fois, revient au livre qu'on a cité tout à l'heure, le jardin des vertus. Riad Salihhin, Imam Nawid, va trouver un chapitre qui un chapitre sur la multitude des. Des façons du bien. Allah Azza wa nous a ouvert tellement de portes du bien, pas une seule porte. La porte du bien, c'est pas seulement « faire la'il la nuit ». Quelqu'un, il dit « Ah, moi, je ne peux pas prier la nuit. Moi, je peux juste faire salat al-isha, je vais dormir et je me réveille pour salat al-fadr. » Alors, est-ce que la porte du bien est fermée Il reste des milliers de portes du bien. Comprenez essaye Sadaqah, essaye Kor'an essaye la science, essaye la essaye Islah l'islah, réconcilier entre les gens essaye, essaye, essaye, essaye et tu vas trouver mille et une façons qui, qui sont à ta portée, très facile la moindre des choses, c'est quoi? c'est le subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar ça c'est la moindre des chances assis sur ton ton fauteuil je manque de volonté, je suis paresseux je suis trop fatigué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 notre moitié au fait de Raja l'espoir ce sera pour la prochaine séance bi idnillahi ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions avant de finir, incha'Allah? Non, non, non. Choisir la carrière. Comment choisir carrière Parce qu'on a parlé au début du médecin. Est-ce qu'il y a un médecin qui décide de devenir médecin juste parce qu'il a le goût d'être médecin Il dit ne me payez pas, je n'ai pas besoin d'être payé. J'aime ça être médecin. Okay? Que ça c'est rare, voire quasi impossible, quasi introuvable. Alors la même chose, c'est pour faire un choix de carrière, bien sûr faire un choix de carrière, c'est très important ici. Ça doit être un choix de carrière qui est judicieux. Parce que surtout de nos jours, l'emploi, le travail, ça prend tellement de notre temps dans une société capitaliste comme ça que c'est très important pour le musulman de bien choisir sa carrière ce dente euh, quelque sorte le domaine dans lequel il va dédier peut-être des milliers d'heures dans son avenir où Allah Ta'ala a'lam si Allah Azza wa Jal accorde une longue vie. Alors ici c'est une balance entre plusieurs choses. Entre de un, ce qu'Allah Azza wa Jal il t'a accordé comme compétence et comme capacité et comme passion. Ok Oui, normalement, idéalement, ce n'est pas toujours nécessaire, mais idéalement, faire quelque chose qu'on aime. Mais plus que ça, faire quelque chose aussi qui est à notre portée. Quelque chose qui est à notre portée. Parce qu'il y a des choses qu'on aime, mais qui ne sont pas à notre portée. Je ne suis pas fait pour ça. Je n'ai pas les compétences pour le faire. Alors, s'il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas perdre son temps à s'essayer dans une chose qui n'est pas faite pour moi, alors qu'il y a autre chose qui est faite pour moi que j'aime peut-être un peu moins, mais que c'est ma chose dans la vie. Compr Il n'y a, a pas un être humain dans ce monde qui est quoi copie de l'autre être humain. Allah au de ses miracles subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah au a créé chaque être humain quoi différent. Tu ne peux jamais trouver deux êtres humains qui sont la même chose. Pense aux milliards d'êtres humains depuis le temps de Adam, a. il n'y a pas deux personnes qui sont les mêmes. Vous comprenez Il n'y a pas deux personnes qui sont les mêmes. Donc là, il faut que je regarde, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mon potentiel. Et quelque chose que j'aime, si c'est quelque chose que je déteste, même si j'ai le potentiel, peut-être c'est ce n'est pas la bonne chose pour moi. Mais c'est aussi, aussi une balance. Donc là, tu peux faire une liste. Ça va te donner peut-être 5 ou 6 ou 7 choses qui sont possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il faut procéder par élimination. Élimination, c'est quoi la deuxième étape C'est de prendre d'autres paramètres, comme le revenu potentiel. Est-ce que je peux gagner de l'argent avec ça Il faut que je vive. Okay? Donc, je ne peux pas faire de l'acte de charité pour le reste de ma vie. Il faut vivre donc il faut voir quelque chose qui m'amène de l'argent et qui m'amène aussi il y a des personnes qui vont dire qu'est-ce qu'il dit non, il n'y a aucun problème à le dire qui m'amène de l'argent facile si possible moi mon souci c'est de l'argent halal c'est pas l'argent difficile okay? il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit l'argent facile pas de problème à avoir l'argent facile parce qu'Allah Azzawajal ne nous a pas créé pour l'argent Allah Azzawajal nous a créé pour l'adorer subhanahu wa ta'ala et de ce fait le plus que je peux Arriver à réduire le temps que j'accorde à me faire de l'argent, ça veut dire faire de l'argent facile, si possible, le mieux que c'est, parce que je vais pouvoir me consacrer à l'ibad d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argent halal, bien sûr. Après ça aussi, un autre paramètre, c'est de voir le besoin de la oumma. Je peux servir la oumma dans quoi exactement Qu'est-ce qu'Allah, Azza wa Jal, il aimerait que je fasse pour aider les musulmans, pour laisser quelque chose derrière moi. Vous comprenez Avec tous ces paramètres, tu vas voir qu'en général, tu vas te retrouver avec deux ou trois options. À la place de dire, ah, moi je vais être comme tel, je vais être comme mon père, je vais être comme mon frère, je vais être... Allah Azza wa t t donné des choses qui sont spécifiques à toi. Ça répond un peu à ta question Non. D'autres questions Oui Nå. Nah. Uh, la, la question de la pression sur encore une fois cette nouvelle loi qu'ils veulent faire sortir et ainsi de suite uh, c'est un long sujet on n'a pas, pas le temps de détailler parce que ça, ça va nous ouvrir plusieurs questions ainsi reliées à la situation la réalité de la Ummah des musulmans et ainsi de suite mais comme on a dit tout ça oui la confiance en Allah Azza wa Jal l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala dans toute chose, l'espoir en Allah Azza wa Jal c'est quoi l'espoir en Allah est-ce qu'il voit moi Est-ce que vraiment une loi devrait être au centre de notre, de, de notre intérêt dans notre vie Est-ce que c'est une loi qui va changer ma vie, moi, en tant que personne hmm? Même si tu es prof, est-ce que, est que la loi va changer ta vie Est-ce que sur cette terre, il n'y a qu'une seule province qui s'appelle le Québec et de cette province-là, il n'y a qu'un seul emploi à faire pour, pour quelqu'un qui a étudié en éducation que la seule chose qu'il peut faire ou qu'elle peut faire, c'est de travailler dans le cadre d'une école publique dans laquelle il y a une loi qui est de façon flagrante faite, faite contre les muslimines et qui me, me cible, moi en tant que musulmane, et que malgré tout, moi je m'attache à rester dans, dans, dans ce domaine-là et de subir le mal de cette loi, ce qu'Allah nous a donné vraiment, un monde tellement restreint, qu'on se met, comment on dit, sous la... Euh, comment on dit ça sous, euh, sous la merci... à la merci. Qu'on se met à la merci de tel qui va me faire une loi, tel autre qui va me faire une autre loi. Okay? C'est pour ça qu'on dit ici toujours. Ça c'était un peu le, le thème de la khutba aujourd'hui, mais on va le reprendre un peu brièvement si on fait des lois pareilles de nos jours à travers le monde c'est qu'on ne nous respecte pas en tant que musulmans si on ne nous respecte pas en tant que musulmans c'est parce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes et on resp ne respecte pas notre propre religion si on se respectait si on avait ce, qu ce que les savants ils appellent ce qui aussi « izzatu sans même parler de « izzatu iman » c'est quoi « izzatu c'est connaître ta propre valeur Toi tu me joues à, tu joues avec moi c'est comme si moi je suis ton esclave j'ai besoin de toi pour que tu me fasses c'est toi qui as besoin de moi c'est pas toi qui, pas moi qui ai besoin de toi vous comprenez tu peux faire la loi que tu veux c'est pas moi qui vais perdre c'est toi qui vais perdre moi je suis gagnant dans toutes les situations dans toutes les situations dans toutes les situations le vrai mot il est, il est gagnant Ce n'est pas, pas fuir. Ce n'est pas fuir ici. C'est voir, voir une autre alternative. Allah le dit dans le Coran, le Karim, que celui qui fait le hijra sur cette terre, par exemple, qui est l'une des façons de fuir, ce n'est pas vraiment fuir. C'est sortir d'une situation qui est quoi Désavantageuse. Pourquoi je vais me mettre dans une situation qui est désavantageuse Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala Yedit fil hardi ramen kefiran wa Il va trouver sur cette terre, sa terre qui est vaste. Y aussi, qu est qu Il y a beaucoup d'autres alternatives. Mais aussi qu'est-ce qu'il y a? Si la deuxième composante ici c'est quoi? Morah Qui pourrait nous dire c'est quoi morah Non. Morâgamah ça, il parle de ça, il nous Je pense, je pense qu'on a parlé de ça dans Taouba, si je me rappelle bien. Ça c'est un très beau concept. Allah Azza wa Jalla aime le morâgamah que lorsque le croyant il fait morâgamah pour les shayatin. C'est quoi le morâgamah? Tu vois c'est quoi le morâgamah? Que toi tu es assis comme ça, à l'aise, tu profites. Celui qui voulait te faire du mal, tu es en train de le regarder comme ça et sourire. Et lui il souffre et il te regarde. C'est ça ce qu'on appelle le morâgamah. « Que lui pensait avoir... » Vous comprenez Alors, cette morale c'est quoi C'est que sur place, l'autre, il a pensé gagner. Il a pensé avoir gagné. L'avoir emporté. Mais Allah, il dit « Inna l'aqibatali al-mutaqid. » Dans quelques années, on va voir c'est qui qui va gagner vraiment. Comment dire Il ira bien qui Il ira le dernier. Tu vas voir ce que moi, je vais devenir et ce que toi, tu vas devenir. Je me rappelle ici l'histoire d'une sœur ici à Montréal. C'est passé quelques, quelques années. «» Euh, elle portait niqab au fait. Et elle est partie pour faire une application. Elle a envoyé son, son CV ainsi de suite. Elle devait chercher un emploi. Et là, elle a eu une entrevue. Et c'était dans le domaine des ressources humaines. C'est dans ce domaine-là qu'elle, elle a étudié. Et là, elle est arrivée à l'entrevue. Le gars lui a fait l'entrevue. À la fin, il a dit « Très clairement Il a dit « Vous comprenez, vous portez ça, je ne peux, peux pas vous embaucher. »« Ok. » vous êtes sur papier, c'est un bon CV, ainsi de suite, mais vous portez, vous cachez votre visage, vous dites, ah, moi je ne vais pas vous embaucher. Deux, trois ans plus tard, ça c'est une personne que je connais personnellement. Deux, trois ans plus tard, elle a trouvé un emploi dans son domaine, ainsi de suite. Deux, trois ans plus tard, il y a un candidat qui arrive à son entrevue, c'est elle qui fait l'entrevue, c'est qui le candidat C'est celui qui lui avait fait L'entrevue, ça fait deux ou trois ans. Maintenant, c'est lui qui cherche un emploi, c'est elle qui fait l'entrevue. Comprenez, wa tih kal iya muldawilu habeyna annas. Alors, l'erreur qu'on se fait nous, en tant que muslimistes, c'est de penser que notre présence dans ce pays, c'est juste, c'est juste nous, c'est ça malheureusement le langage comme on dit. Avlalna anfusana. C'est nous qui avons amené ça sur nous-mêmes. On se rabaisse tellement, c'est pour ça que maintenant, si vous allez sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en train d'insulter quoi les. Les musulmans, ils viennent ici, après ça, ils cherchent, et après ça, ils veulent, après ça, ils veulent pratiquer leur religion, et ainsi de suite. C'est qui qui a contribué à l'établissement de ce discours C'est plusieurs musulmans. C'est plusieurs musulmans qui, pendant des années, disaient quoi Abdullah, cette heure nous a accueillis, Abdullah nous ont tout donné. Okay. Non. Ça, c'est pour une minorité de musulmans. Ils sont venus ici en tant que réfugiés. Politique, il y en a qui ont, je sais pas moi, qui ont dû faire de la fraude, etc. Ça, c'est une situation, quoi Particulière, à l'anamullah, des personnes qui étaient en difficulté, ça se comprend, et là, il y a, même avec, dans cela, il y a des lois que ce pays-là, il a signé dans des instances internationales de, je sais pas moi, de défense des droits des réfugiés, ainsi de suite. La plupart des musulmans lorsqu'ils sont venus dans ce pays, pourquoi est-ce qu'ils sont venus Pourquoi est-ce qu'on t'a fait venir Toi ou tes parents, pourquoi hmm Pour te faire du bien Est-ce que ce pays, est-ce que, est que le système d'immigration, c'est un système de charité humaniste On veut des immigrants parce qu'on veut juste vous, vous, euh, vous ouvrir les bras pour vous accueillir, pour que vous vivez une vie comme nous. Est-ce que vraiment l'immigration est quelque chose de concret Parce que le problème qu'on a maintenant, ça a lieu en France il y a 10-15 ans. J'ai pas parlé d'hidra, j'ai pas du tout parlé d'hidra, OK Juste pour euh, j'ai pas dit que les musulmans doivent la, faire la hijra. Même si la aya que j'ai mentionnée, elle parlait de l'hijra. C'est une aya mais pourquoi C'était sur la question du muraqaba ici. Je voulais tirer cet élément du muraqaba. J'ai pas dit qu'il faut faire la hijra, OK la Hijra ici ça peut être la simple hijra comme on a dit de quitter cet emploi. Pourquoi les frères qui viennent à chaque fois souvent vendredi, je peux pas faire la salette, ils il me laisse pas, il me donne pas ben, la moindre des choses ici à faire, c'est quoi faire la hijra de ton emploi Ben quitte cet emploi. Pourquoi est-ce qu'on t'a employé euh, Est-ce qu'il te donne de l'argent, encore une fois Est-ce qu'il te donne une sadaqa ou il te donne un salaire Si tu te donnent une sadaqa, c'est autre chose. T'es pauvre, on te donne une sadaqa, là on va discuter. te donne un salaire. Si on te donne un salaire, c'est parce qu'on a besoin de toi, c'est parce que tu es en train d'amener quelque chose à, à l'entreprise, c'est vrai ou non Alors la plupart des gens, lorsqu'on les a fait venir dans ce pays-là, ou dans cette terre, ou cette province, ou autre chose, c'était pourquoi Soit pour que tu amènes de l'argent, si mettons, tu es un étudiant étranger ici. Ou pour que tu viennes travailler et tu amènes ton expertise. Est-ce qu'on amène n'importe qui pour l'immigration Est-ce que n'importe qui, de façon aléatoire, allait venir Non. On va dire, ok, cette année, on a besoin de beaucoup d'ingénieurs. On a besoin de beaucoup de francophones. On a besoin, parce qu'on a manquement. On amène les gens avec des conditions. Tu dois aller travailler, mettons, dans des régions, éloignées pendant X nombre d'années, ainsi de suite. Parce qu'on a besoin de toi. Si tu comprends ta propre valeur dans la douia, sans même parler de ta valeur auprès d'Allah Azawajal en tant que musulman, wa la tahinou wa la tahzanou wa antumul a'ala oune in kuntum mu'minin. Là, tu vas savoir que la façon de laquelle on se parle, on se parle quoi Niveau égal. La vie, c'est comme ça que ça fonctionne. La politique, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, les musulmans, on n'a pas compris ça. Allez même voir les fameuses instances là. Vous allez voir, organisme islamique de nos jours, n'importe qui ouvre un organisme islamique. Les gens, c'est pourquoi souvent ils l'aiment en rahim Allah, c'est pour faire quoi Il fallait prendre des photos avec des politiciens, compris photo, il va la mettre sur, sur Facebook. On a rencontré tel politicien, il nous a promis, il nous a dit, votons pour lui. Bravo J'en ai vu, moi, j'en ai vu plusieurs fois. C'est insultant. C'est pour ça on dit ce qu'on ce qu ce qu voit maintenant, c'est pas c'est pas le gok qui a fait la loi ou autre chose. C'est pas c'est pas du simple ça. هو اه على الله مين ذلك Ce n'est pas un logo qui va, qui va t'empêcher de porter ton niqab. Vous comprenez Ce n'est pas min Ce C'est pas arrivé au niveau de Fir'aou. Ça, c'est quoi Ça, c'est juste des épreuves d'Allah, pour nous montrer les conséquences de ce qu'on a semé pendant, pendant des années. On le récolte maintenant. On en a vu des politiciens qui arrivent dans le masjid, lors de Jumu'a, juste avant Jumu'a, Qu'il dit deux, trois mots, à peine deux, trois mots, rien de concret. Dans le masjid, dans le masjid, masjid. Et dans le djumwa. Ah. Et là tu as 500-600 musulmans dans le masjid, façon quasi unanime. Takbir, Allah Akbar commence à applaudir comme ça, takbir. Okay? Ça c'est de la naïveté crue. Bien sûr, on ne te respecte pas après cela. Bien sûr, on ne te respecte pas. Mais si tu comprends comment est-ce que la vie, elle fonctionne, lorsque quelqu'un vient chez toi et tu dis « vote pour moi », non, non, non, c'est pas comme ça que je te donne mes votes, moi. Viens, va s'asseoir, tu m'écris des choses, qu'est-ce que tu vas me donner Tu l'écris de façon officielle, tu vas le dire à la télé demain, ce soir, je veux, je veux entendre, Vous comprenez Vous savez que ça fait combien d'années qu'on vote pour les, pour les politiciens, nous Ça fait combien d'années Ça fait quelques ça fait quelques mois. Je vous donne des exemples pour que vous voyez. ok Parce que je veux pas entrer dans juste la loi elle et ok alors changer d'emploi aller chercher ça c'est une question individuelle. On veut parler du du problème au profond parce que ça fait ça fait imaginez ça fait quoi Cinq ans six ans maintenant Pauline Marois la charte c'est quoi 2012 c'est cinq euh, ans environ Cinq six ans environ en tout cas. Dans cette même halakha la halakha du vendredi d'antan on la faisait à Lucam. Eh bien, on avait les mêmes questions. Les personnes disent « Mais la charte, elle va passer, qu'est-ce qu'on va faire ?» Remarquez ici, on n'apprend pas. L'histoire se répète. Nous, on ne fait pas de pas en avant. Comme j'ai dit, ça fait quelques mois, j'étais dans un moussallah, quelque part ici à Montréal. J'ai dit aux frères et les frères, les heures de salat là-bas que vous écrivez sur le tableau avec un feutre, pourquoi ne pas les mettre sur Internet Un simple compte Twitter, par exemple, ou autre chose mettre ékama mise à jour ékama à partir de pour que les gens qui qui ne sont pas venus hier ils saisent que la ékama va changer mettons demain qu'est-ce que le frère il m'a dit m'a dit non non non non non on peut pas le faire parce qu'on n'a pas la, le permis de faire un masjid ici ok on est on n'est pas n'est pas alors ok toi tu penses parce que tu n'as pas de permis pour faire un masjid hein? on sait pas que tu as un masjid tu fais si tu écris ékama sur Twitter on va venir ok mais oublions ça Le plus drôle, drôle c'est que ce moussalat existe depuis plus de dix ans et qu'à chaque campagne électorale municipale, le maire actuel de leur propre quartier, le maire, il vient à l'intérieur du masjid pour parler au moussalis dans le salat al-jumwa et leur dit, votez pour moi. Si tu viens participer à un massalat et tu nous dis de voter pour nous, tu as reconnu que ça, c'est un, un masjid. C'est vrai ou non Ben avant que je vote pour toi, ben signe-moi le papier, donne-moi la licence, mets-la là-bas, là vous comprenez Alors depuis toutes ces années qu'on vote pour des politiciens, on n'est même pas arrivé à résoudre le problème des des droits des droits de masjids, licence de masjid et que jusqu'à nos jours, seul tout celui qui ouvre un masjid tout un problème pour avoir le permis. Parce qu'on te dit ici au Québec, fini On ne pratique plus la religion, les églises, on les a laissées de côté, alors tout est industriel ici, en charge commerciale ou résidentielle, ce qui amène les taxes Religion, ce n'est pas important. Vous comprenez Mais non, avant que je vote pour toi, il faut que tu me donnes une solution finale à cela. Et la solution, tu ne la donnes pas à Jumu'a. Non, tu vas aller ce soir, lorsque tu fais l'entrevue avec le journaliste, devant toute la société, tu vas dire, moi j'ai promis aux musulmans que je vais leur résoudre tel problème. Promesse ouverte pour laquelle tu devras faire face à toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises, avec le reste de l'électorat. Après ça, on va savoir que tu es sincère et on va voter pour toi ou autre chose. Vous comprenez Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Et c'est quelque chose qui, sans parler, bien sûr, d'autres problèmes, le fait que les musulmans soient divisés, les musulmans ne soient pas organisés, les musulmans, comme on l'a dit tout à l'heure, masjid, ce n'est pas important, illa man rahimallah, din, ce n'est pas important. C'est normal, après cela, qu'on se retrouve avec ça. Ma'amari. Pas de problème. Je j'ai parlé justement de ça, de voter et tout. Et là, dans notre contexte, a je sais qu'on a des droits, donc on doit on est des C'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas avoir candidats parfaits, Franchement, on choisir celui qui a le, le moindre mal, si je peux me permettre. Ce que vous proposez, en fait, c'est quoi en avec ce que, ce que j'ai appris en fait, Qu'est-ce qu que vous pensez de ça Taïf. Sans parler de la question okay, la question d'élection, du vote, le choukme et tout, ça c'est un autre débat. On ne rentre pas pas. Dans le contexte de « tu votes », je n'ai pas dit que tu cherches un candidat idéal. Il n'y a aucun parti politique, c'est normal, tu n'es pas dans un pays musulman. Les partis politiques ne partagent pas les mêmes valeurs que notre aqida. Il n'y a pas un candidat ou un parti, un parti qui va avoir quoi tout de... Mais la question est si, on okay, prétend voter à chaque fois pour celui qui est plus proche de nous. Mais si tu regardes, après toutes ces années, du moins depuis que je suis à Montréal, moi, voilà, presque 19 années, il n'y a pas un seul avancement que je peux, que je peux citer quand, que les musulmans ils ont fait à travers un parti politique. Un seul avancement. Il n'y a pas un seul avancement. One achievement. Vous comprenez Pas un seul avancement. Ok, choisir un parti politique qui ne correspond pas pleinement à mes attentes, à mes croyances, à mes valeurs, mais... Est-ce que lors de ces quatre années que je vais lui accorder maintenant mon vote, est-ce que je peux gagner avec lui quelque chose, une petite loi comme ça, un petit avancement vous Comprenez La simple loi, vous l'avez vu, la simple, pour faire une simple loi contre l'islamophobie, rien. Même ça, rien du tout. Sans parler, comme on a dit, des trucs simples, des trucs simples. Qu'on vote pour toi, tu es député dans tel, on vote pour toi, mais... Tel masjid, c'est un grand masjid. On n'a pas de permis. Il faut que tu nous donnes un permis. Permis, c'est rien du tout. Vous comprenez Permis, c'est rien du tout. Permis à l'échelle municipale, c'est rien du tout. C'est deux, trois personnes influentes à l'intérieur de la mairie qui se mettent d'accord et qu'on va résoudre ce problème c'est Ce n'est pas la société. Là. Non. Dernière question, inchallah, après ça, parce que c'est assez tard. M'achallah. T'fadalakhi. Très bonne question. Uh, le frère, il dit ici, est-ce que ça doit passer par un effort Regardez, ils disent, ils ont, ils ont un exemple, parce que beaucoup de frères demandent cette question. Même à l'extérieur de la halaqa, ainsi de suite. Et ce n'est pas sur la communauté seulement, sur l'état de la Ouma de la en général. Ils disent en, en arabe, c'est quoi? Le vêtement est tellement déchiré que maintenant, pour essayer de Le coudre, <rire> regarde, on commence vers où On commence de où exactement vous comprenez Lorsqu'il y a trop de fuites, je commence par où Le problème, c'est qu'il n'y a pas des grosses fuites et des petites fuites. Elles sont toutes à peu près la même chose. Et il y en a des milliers. Je commence par où Je, je n'ai même pas la motivation de commencer par quelque part. Donc, lorsque les musulmans se trouvent dans une telle situation, on revient à la chose la plus simple, c'est quoi Moi-même. Je fais mon devoir. Sans trop se soucier de qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans et comment est-ce que moi je Ça, je le laisse à Allah Azzaoui. Vous comprenez Ça, c'était bon. Ça fait... Si j'en parle, mettons, ici à Montréal, euh, jusqu'à 2005-2006, la communauté était quand même dans, dans un état dans lequel c'était réparable. On peut faire... Euh... Il y avait quand même l'espoir de voir, je ne sais pas moi, là, trois, quatre messes d'influents qui se regroupent et qui vont créer euh, une instance forte comme ça et qui vont commencer ça. Mais maintenant communauté est trop grande, ces problèmes sont trop complexes, il n'y a plus personne qui peut venir et dire moi j'ai votre solution, vous comprenez C'est trop complexe. Alors qu'est-ce que je fais moi Je fais mon travail. Ce que moi je peux faire dans mon domaine, je le fais et je sais qu'en le faisant, Allah Azza wa Jalla la moindre des choses qu'il me garantisse mon bien-être à moi. Vous comprenez C'est pour ça on dit tout à l'heure à la soeur, il ne faut pas la même chose, il ne faut pas, si, si, euh, si vous, peut-être vous ne l'êtes pas, mais mettons, si vous, vous êtes une musulmane, qu'il y a des professeur, autre chose, et que cette loi-là, elle s'adresse à vous, eh bien, entre avoir à choisir à enlever votre hijab pour garder le travail, et garder le hijab et perdre le travail, quoi faire ben, Garder le hijab, perdre le travail, et vous allez voir que Allah Azza wa Jal va vous accorder à vous quelque chose de meilleur. Qu'est-ce qui va arriver, vous allez me dire, à, à 10 000 autres sœurs, ça je ne sais pas, et Allah Azza wa Jal va se charger de là. Parce que comme on dit le problème ici, il devient trop, trop grand. Si je le porte ici, je vais devenir, je vais devenir malade. Je ne peux pas porter des problèmes qui, qui me déplacent. La yukallifullahu nafsan illa illa sa'aha. Après ça, bien sûr, s'il y a des initiatives à l'intérieur de la communauté, au moins pour réduire le mal, on doit aider de, euh, de notre mieux. Wallahu ta'ala, a'la ou Et inshaAllah, nous on va, continuer avec Raja lors de notre prochaine séance dans deux semaines, inshaAllah. SubhanakaAllahumma bihamdik illa illa anta astaghfiruka wa